وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آملوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى Wa barakatuhu, frères et sœurs en islam, bien, euh, donc euh, bienvenue à une nouvelle séance, inshaAllah ta'ala, de notre série Le cœur en Action, qui traite encore une fois des actions du cœur selon l'ouvrage de l'imam Ibn Al-Qayy Madarij al alayhi rahmatullahi ta'ala, et toujours avec le fameux chapitre sur le repentir sur le repentir et c'est promis inshallah ça va être presque fini inshallah taala dans quelques semaines inshallah après ça on va passer au chapitre qui vient juste après b'idni allah taala qui va être manzilat al-inaba et comme on l'a répété plusieurs fois avant Le chapitre du repentir tauba c'est de loin le plus grand chapitre du livre Madarij as donc ne vous inquiétez pas on va pas, on va pas passer un an et demi à traiter de chaque station ou bien de chaque chapitre de Al-Ibada ou bien de Al-Ubudia qui se trouve à l'intérieur de cet ouvrage qui pourrait nous faire un bref rappel inchallah ta'ala c'était quoi le repentir qui pourrait nous rappeler très brièvement c'est quoi le repentir avant cela comment est-ce que le repentir s'appelle en arabe At-tawba Donc, on avait dit que le sens du repentir dans la langue arabe ainsi que dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait référence à quoi exactement À revenir. Revenir vers quoi Ou vers qui Vers Allah subhanahu wa ta'ala. Revenir vers le droit chemin. Une personne qui était sur le mauvais chemin, qui revient vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça ce qu'on appelle le repentir. Et on avait mentionné plusieurs fois qu'il y a des textes dans le Coran, il y a même des hadiths du prophète qui nous indiquent que le repentir, ce n'est pas pour les mauvaises personnes, ce n'est pas pour une classe particulière de personnes, ceux qui faisaient des mauvaises choses qui doivent se repentir à Allah, une expérience, une fois dans leur vie. Le prophète lui-même faisait le repentir près d'eux. 70 à 100 fois par jour si ce n'est pas plus comme dans les hadiths du prophète ali le repentir c'est une ibada c'est un acte d'adoration que le croyant doit toujours renouveler ça veut dire renouveler sa relation avec allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'on parle d'un repentir bien particulier qui traite d'une action bien particulière, d'un péché bien particulier, d'une erreur bien particulière, qui pourrait nous rappeler quelles étaient les conditions pour que Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre repentir. Première condition. La sincérité, bien sûr, en niya, la bonne intention, comme dans toutes les bonnes œuvres. Donc on a déjà donné l'exemple que si quelqu'un consommait des choses qui étaient haram, quelqu'un qui consommait de la drogue, fumer de la cigarette, buvait de l'alcool ou autre chose et qu'il veut cesser cette chose mais parce que seulement c'est mauvais pour ma santé, je réalise que ma santé se détériore à cause de cette erreur de cette mauvaise chose que je suis en train de faire, ça ça ne s'appelle pas la taouba. Il faut aller plus loin que ça, c'est pas seulement la question que j'arrête parce que ça affecte ma santé parce que ça affecte l'argent mes poches si quelqu'un y joue au haram casino et ainsi de suite. Non, il faut que l'intention soit sincère. Le repentir, c'est par crainte d'Allah avant toute chose. Qu'est-ce qu'on a aussi comme condition qui vient après le? le regret. Les remords. Comme dans le hadith du prophète. Il faut avoir un regret. Ça, ça rentre aussi dans La sincérité entre la personne et entre Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui n'a pas de remords, qui dit que oh, ça c'était une, une autre partie de ma vie, c'est correct, maintenant je vais essayer quelque chose de nouveau. Ça ce n'est pas une vraie taouba auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il y avait aussi Avant ça, premier acte pratique de taouba, c'est quoi De cesser. Cesser le mal que la personne elle fait. Donc si quelqu'un est en train de faire quelque chose de mauvais, elle dit « Atoub ilallah, je me repends vers Allah azza wa jal », allez on continue. Ça, ce n'est pas la tawba, bien sûr. Ce n'est pas la tawba. Donc, il faut cesser. Elle est claire. Et finalement, on avait... Ne pas, ne pas le refaire. Ne pas le refaire. Avoir, avoir la niya. Être déterminé à ne pas le refaire. Parce que ne pas le refaire, ça, c'est relié à l'avenir. Mais la tawba, elle est reliée à maintenant le présent. Être déterminé à la azmu, adami Dans certaines situations, il y avait aussi une autre condition qui était laquelle Restituer le bien à autrui. Si le péché, si l'erreur, c'était un mal qu'on a fait à une autre personne, il faut réparer. Si on a causé des dégâts à travers le mal, à travers le péché. la L'amantaba wa aslaha, islah, rectifier la chose. Après. Donc ça c'est ensemble, c'était les conditions pour que Allah il accepte notre tawbah. Qui pourrait nous rappeler aussi, on avait parlé du concept de tawbah an nasuh Imam Ibn al-Qaim nous a parlé de c'est quoi ta'uba al-nasuh, le repentir nasouh. On est en train de faire une révision flash ici pour les personnes qui n'étaient pas présentes dans les autres séances, au moins pour qu'on puisse comprendre c'est quoi le repentir, incha'Allah. C'était quoi ta'uba al-nasuh Un type bien particulier de repentir. Une tawbah généralisée. Pas pour un péché particulier. Quelqu'un qui veut tourner une nouvelle page dans sa vie, tout recommencer avec Allah subhanahu wa ta'ala et faire de notre mieux d'être une personne presque idéale. On ne peut jamais être une personne idéale, mais comme il a dit alayhi salatu salam, « Viser l'idéal, le parfait, et finir avec quelque chose qui est proche, qui se rapproche du parfait. » On ne peut jamais être, être parfait. Okay. Aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, On va commencer avec une nouvelle section sur la Tawbah qui va nous parler du mal en tant que tel. Les erreurs que nous faisons, c'est quoi qui requiert la Tawbah auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a plusieurs concepts ici très très importants à comprendre. On va les couvrir aujourd'hui ainsi que la semaine prochaine Taala. Alors il nous dit ici La personne ne mérite pas d'être nommée vraiment Tawbah Un repenti, à part, si elle réussit de s'éloigner de toutes les choses que Allah a décrites comme étant des choses qui sont mauvaises qui sont interdites et ainsi de suite et aujourd'hui inchallah ta'ala c'est vraiment important de bien se concentrer inchallah ta'ala وهي 12 gensa mentionnées dans le livre Azza wa Jalla youdinya 12 concepts qui sont décrits dans le livre d'Allah Subhanahu wa Ta'ala 12 catégories de choses qui sont interdites qui sont nocives qui sont mal Qui sont, qui le sont décrites ainsi dans le Coran Al-Kalim. On va pas toutes les toutes les décrire aujourd'hui, Insha Allah Ta'ala. Donc on va les mentionner, les citer. Après ça, commencer par peut-être au moins la moitié et laisser le reste pour la semaine prochaine, Insha Allah Ta'ala. Je vais les citer très brièvement en arabe. Après ça, on va les expliquer, Insha Allah Ta'ala. Al-Kufru wa shirku wa nifaqu wa al-Fusooku wa al wa al-ithmu wa al wal-Fahsha wal-Munkar wal-Baghi wal-Qaulu 'alal-Lahibi. La ilmin wat tiba'u gairisabili al mu'mini. Donc, det är två catagoryser de saker att evita. Vi måste lämna av dessa saker. Vi kommer med två som är de större som är de större som är de större som är de större som är de större som. För det är vi har kufru. Vi vet alla Qui kan vi explika det är Vad vill säga Kufr. On trouve ça très, très, très fréquemment dans le Coran al dans le livre d'Allah Azzawajal. C'est quoi le kufr? Dissimuler la, la vérité. Cacher la vérité. Quelle vérité? La croyance. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Naam. Ne pas avoir l'imam, donc al le contraire de l'imam. Qu'est-ce qu'on a aussi Ne pas croire en quelque chose, un peu plus profond. L'ingratitude. Très bien. Donc, tout ça, ça se rapproche. Oui. Se cacher, nier la vérité. Un voile donc caché la même chose. T'as al dans la langue arabe, le disent les érudits. Al-kufur, c'est le fait de couvrir quelque chose. Ok? Kufur dans la langue arabe, couvrir. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Comment on dit couvrir en anglais? To cover. Kufur. Cover. Non, c'est sérieux. Il y a. C'est vraiment probable que l'origine soit le mot parce que dans la langue arabe c'est le kofr al-kofr hua al bien sûr la langue anglaise n'est pas aussi ancienne que la langue arabe si on parle ici en termes de racines la langue arabe le mot kofr il a toujours son as les ses racines et ainsi de suite c'est pas juste ils ont choisi un mot ils ont dit ok on va appeler ça kofr ok donc ça a des racines couvrir quelque chose celui qui fait le kofr il est en train de couvrir la vérité Quelqu'un, il a dit couvrir la croyance. On va voir tout à l'heure, Inch'Allah, que le coffre ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de croyance dans le cœur. On va le voir dans un moment, Inch'Allah. Couvrir aussi la vérité sur certaines choses, incluant les bienfaits d'Allah, Subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le coffre dans le sens linguistique, pas le coffre qui mène vers l'enfer pour toujours, kufr Allah, Azza wa jal, même si c'est un coffre qui est mal, ça peut faire euh, référence à être... Non reconnaissant, l'ingratitude. Quelqu'un te fait du, du bien. Quelqu'un, toi, tu es une situation de, de difficulté, ainsi de suite. Une personne qui va t'aider. Avec mes temps, il va donner un prêt ou autre chose. Après 5 ans, tu vas dire, toi, je ne te connais pas. Toi, tu m'as aidé. Non, je ne te connais pas. Depuis quand ça Ça, c'est. On appelle ça dans la langue arabe, Koufro Nihonati. Oui, Koufro Nal-Achir, comme dans le hadith du prophète Al-Islam. Mais le coffre le plus grave, bien sûr, c'est le coffre envers Allah subhanahu wa ta'ala. Couvrir la vérité qui vient d'Allah azza wa jal ou bien couvrir les biens faits d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah azza wa jal il a mis le contraste ici entre le mot kufr et entre l'autre mot qui est quoi La reconnaissance qu'on appelle ça As-shukur. Inna hadainahu sabil imma shakiran wa imma kafura. Que l'être humain Il est soit « shakir », reconnaissant vers Allah Azzawajal, ou bien il est « non reconnaissant », il est « kafur ». Donc « al-kufr », on traduit ça comme étant « être mécréant », mais en réalité c'est beaucoup plus profond que ça. Bien sûr, tout kufr, « al-kufrubillahi Azzawajal », toute forme de kufr qui est à l'intérieur de la religion, elle est grave. On s'entend sur ça, c'est parce que la religion c'est ال « al-iman », Allah Azzawajal, il n'accepte que le « iman », la foi, la reconnaissance alors que Al-Kufr, c'est complètement le contraire. Par contre, il y a deux niveaux de coffre. et ça c'est important à comprendre. Il y a deux niveaux de coffre. Il y a le Kufr majeur, Al-Kufr al akbar et il y a le Kufr mineur, le Kufr qui est, on appelle ça le Kufr Al-Asghar dans la langue arabe. Alors il nous dit ici, « que Le coffre, on va appeler ça coffre, ok On ne va pas appeler ça la mécréance, on va appeler ça coffre, parce qu'on a compris qu ce que cela veut dire, parce que, comme on a dit, la traduction mécréance ne va jamais faire complètement justice au sens du mot coffre. le coffre majeur, c'est le coffre qui fait en sorte que la personne, si elle meurt sur ça, sans faire la tauba, le repentir, elle va finir en enfer, fi Jahannam, pour l'éternité. Parce que le kufr al-akbar, c'est lorsque la personne elle est dans l'immersion, elle est à l'intérieur du cercle de al -kufr. Vous comprenez Khalas, Le kufr l'entoure. Elle ne vit pas pour Allah Azzaud. Elle ne vit pas pour l'au-delà. Souvent, on entend parler certains musulmans qui ont des doutes sur leur religion ou bien qui entendaient des shubuhats sur la religion et ainsi de suite. Alors, ils sont un peu sur la défensive. Pourquoi est-ce que quelqu'un qui a commis des péchés, pourquoi est-ce qu'Allah ne va pas ou bien pourquoi est-ce qu'Allah va le mettre en enfer pour toujours pour l'éternité ou bien quelqu'un qui a fait beaucoup de bien il a aidé des personnes et ainsi de suite mais il va être en enfer pour l'éternité seulement parce que cette personne là était kafir alors qu'il a nourri des orphelins il a fait des choses et des choses quelle est la réponse à ça sûr, la première réponse c'est quoi La première réponse la plus simple, c'est Allah qui a dit, subhanahu wa taala, c'est lui, c'est lui le juge. Il veut ça. On est, on est ses serviteurs, subhanahu wa taala. C'est pas nous qui avons décidé. On n'a pas dit, ok, on, on, va, on va juger que ça va être comme ça. C'est Allah azza wa qui est le Rabb, qui est le Seigneur, qui est le Tout Juste, subhanahu wa taala. Mais après ça, on peut méditer sur la sagesse d'Allah subhanahu wa taala. De un, la personne qui a fait le bien mais qui ne croient pas en Allah Azza wa Ça, c'est un concept très simple. Parfois, les gens ne réfléchissent pas. Quelqu'un qui a fait le bien, mais qui ne l'a pas fait pour l'au-delà, pour le paradis ou autre chose. Il a dit « Moi, je fais le bien parce que j'aime faire le bien ou bien moi, je fais le bien pour que les gens m'apprécient, pour avoir des amis, pour être heureux et ainsi de suite. » Si lui ne l'a pas fait pour l'au-delà, pour la akhira, pourquoi voudrais-tu que Azza wa Jal le récompense dans la dans akhira? Lui, il l'a fait pour cette vie du bas monde. Et Allah Azza wa il est juste subhanahu wa ta'ala qu'est-ce qu'Allah azzawajal va lui accorder en retour est-ce qu'il va avoir sa récompense oui Mais ce qu'il a fait de bien il va recevoir dans, dans la vie du bas monde vous comprenez Allah azzawajal pourrait lui donner le succès la puissance, la réussite Allah azzawajal pourrait faire en sorte qu'il va lui accorder par exemple la santé, le bien-être sécurité, son paradis va être dans Cette vie du bas monde. Nous offrions à eux leurs Donc celui qui œuvre pour la dunya, pourquoi voudrais-tu que Allah Azza wa Jalla lui donne là? La... Même le croyant, même le musulman, on est tous d'accord. Le musulman lorsqu'il fait une bonne œuvre, mais il la fait par ostentation, quelqu'un qui fait une sadaqa, il fait un acte de charité dont il va faire un don pour construire une mosquée, pour construire un masjid. Mais là, il ne le fait pas pour Allah. Il le fait pour que les gens le respectent. Il le fait pour, je ne sais pas moi, parce que a. je ne suis pas en train de faire un jugement. Ne okay? prenez pas comme, comme ça, comme un préjugé. Ou, ou vous allez dire, c'est tout le monde qui est comme ça. Je suis en train de donner un exemple, une exception la pire des situations. Quelqu'un va faire un don, il va, il va dire, moi, la, la mosquée, le masjid, moi, je vais vous payer toute la balance qui reste. Regardez, tout le monde, tous les musulmans ici dans le masjid, moi, je m'en charge. Mais dans son cœur, Allah, il le sait, mais dans son cœur peut-être, mettons, il veut que... Les muslimines viennent acheter dans son resto halal, en face. Donc, campagne de marketing. Il va dire, moi je vous paye le masjib, mais il va dire les gens. Est-ce que cette personne, Allah Azza wa va lui accorder le hadr dans la akhira, La récompense dans l'au-delà. Non. Même si, même si les muslimines croient en l'au-delà, mais tu ne fais pas une action pour l'au-delà, tu ne vas pas avoir la récompense dans, dans l'au-delà. Celle, c'est la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le kufr akbar, c'est le kufr qui mène vers l'enfer pour l'éternité qui pourrait nous citer des exemples de le coffre qui est majeur la mécréance qui est majeure ou bien le coffre qui est majeur le shirk donc associer d'autres partenaires avec Allah azawajel qu'est-ce qu'on a aussi hmm? la magie séhr qu'est-ce qu'on a aussi azina Al-Zina, ce n'est pas Kufr Akbar. Parce que Al-Zina, si quelqu'un commet la fornication, va, cette personne-là, s'il est mu'min, mu'ahid, mu'min, ça veut dire mu'min, mais s'il si est monotheiste, il ne va pas aller en enfer pour l'éternité. Il ne va pas sortir de l'islam. Al-Kufr majeur, c'est le contraire de l'islam. Tu peux être musulman, mais en même temps, Kufr majeur. C'est inco incompatible, les deux ensemble. Qu'est-ce qu'on a aussi Naam. Traiter les messagers de menteurs. Très bien. Qu'est-ce qu'on veut dire ça Ça veut dire rejeter les, les messagers d'Allah Allez, Moi, je vous pose une question. À, à, écoutez, c'est très très important, ces concepts-là. Si vous avez des questions, c'est très important, Inch'Allah. Si un musulman, il dit, moi, je crois en Allah, je crois en tout, je fais la salat, je fais le jeûne, toutes les bonnes œuvres. Par contre, Je ne crois pas en un prophète qui s'appelle Moussa, Moïse. Je ne crois pas en lui. Que dites-vous d'une telle personne? Il n'a pas les six trucs. C'est quoi les six trucs? <rire> non, non, mais arcan de l'Iman, les six piliers de l'Iman. Donc, six piliers de l'Iman, ici, il y a un pilier qui est manquant, qui est lequel, croire en les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va dire, mais c'est juste un seul, je suis pas d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, tout le reste, croit en tous les prophètes, mais mettons Moussa, Moïse ou bien Isa alayhi salam, Jésus par exemple, moi je crois pas en lui. Donc cet article-là va être réduit à zéro, comprenez On est d'accord sur ça Tout le monde est d'accord ou est-ce qu'il y a des gens qui sont pas d'accord il, il rejette une partie qui est requise dans l'essence du concept de la foi comprenez billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi wa nakfuru bi wa yuriduna bayna sabila al Allah Azza wa Jalla dit ceux qui distinguent entre les prophètes. Ils disent on croit en certains prophètes mais on, on rejette d'autres prophètes. Comprenez Allah Azza wa Jalla dit eux sont les vrais kafiris. C'est le Coran qui le dit. Indiscutable. Donc si quelqu'un rejette Moussa alayhi salam, est-ce que c'est un musulman? Non. No doubt. Indiscutable. Wa alaykum salam wa rahmatullah il peut construire les masajides il peut faire ramadan il peut faire la salat fais ce que tu veux tes actions sont réduites à zéro auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala taïb prochaine question ici si quelqu'un croit en tous les prophètes mais rejette le plus noble des prophètes qui est qui Mohamed sallallahu alayhi wa sallam est-ce qu'il est Mu'min ou il est kafir. Kafir, bon, on est tous d'accord. Si quelqu'un rejette Moussa, al-Islâm, il est kafir. Alors si quelqu'un rejette le dernier saut des prophètes qui est adressé à notre ère aujourd'hui, parce qu'il y a des musulmans qui te disent, il y a des musulmans comme ça. Bon, il veut, il veut faire la da'wa, ok, la da La da'wa mais à sa façon. Lui. Donc là, il est en train de faire la promotion de l'islam. Il va dire aux autres "Vous avez l'islam, il, il est tellement comme..." tellement il est en accord avec tous les autres messagers que si un musulman rejette le prophète, de rejette le message de Moïse ou bien de Jésus, il n'est même pas musulman. Par contre, après ça, il va dire, mais l'autre personne, il croit en Dieu, mais il ne croit pas en Mohammed. Mais c'est quand même un croyant. Il n'est pas un kafir, il est un croyant. Non comprenez ça c'est très très important à comprendre donc ça c'est le coffre qui est akbar coffre majeur qu'est-ce qu'on a aussi qu'est-ce qu'on a d'autres exemples de kufr qui est majeur qui sont incompatibles avec l'islam on ne peut pas être croyant et être dans le coffre majeur ça ne fonctionne pas non coffre bil akhira celui qui ne croit pas en l'au-delà donc ça c'est parmi les articles de la foi vous comprenez ne pas croire en les anges melaïka alayhim as Tout ça, c'est des exemples. Ne pas croire en l'okadar, le, le destin. Quand Allah Azzawajal, il a écrit le, le destin de de toute chose. Rien n'arrive que par la volonté d'Allah subhanahu wa taala. Comme il dit subhanahu wa taala, wa ma illa Même les feuilles des arbres. Écoutez bien ça. Les feuilles des arbres, feuilles d'un arbre, elles descendent, elles tombent. Allah azawajal ça c'est écrit dans un livre auprès de lui que cette feuille va tomber à cet instant, à tel lieu ainsi de suite, tout ça c'est auprès d'Allah Azzawad vous pouvez chercher sur internet chercher sur euh, journal, comment ça s'appelle, la presse la presse si vous n'avez pas lu l'article avant ça allez chercher, il y avait un article ça fait de cela deux ou trois mois subhanallah, ils ont dit que il y a quelque chose d'étrange exceptionnel cette année lors de l'automne Il y a beaucoup de feuilles qui ne sont pas tombées. Cette année, c'est particulier. Et vous pouvez les voir. Il y a beaucoup de feuilles qui sont encore sur, sur les arbres. Et ils ont parlé à, à, à quelques chercheurs qui ont dit que peut-être, peut-être, peut-être. C'est des hypothèses. Mais on n'a pas de réponse. On ne sait pas pourquoi. La réponse définitive. Nous, on sait la réponse, c'est quoi Ces feuilles-là ne sont pas tombées parce que dans le qadar c'était inscrit qu'elles ne vont pas tomber cette fois. Vous comprenez Donc, ça, c'est le qadar d'Allah Azza wa Jalla. Tout arrive par la volonté et le savoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et personne ne peut être un vrai croyant avoir le Iman à part si cette personne-là croit en le Qadar. Par la suite, nous avons le kufr qui est mineur. al kufr al-asgar. Et c'est le kufr qui fait en sorte que la personne, elle est Sérieusement menacée par la punition wa l'azote, mais elle va pas finir éternellement dans les feux de l'enfer. Comprenez, ça c'est certaines mauvaises œuvres, certains péchés que le prophète il a nommé kuffron. Comme dans un hadith authentique du prophète Il a dit le prophète ﷺ deux actes de kufr Vont être répandus dans ma umma. Premier acte, c'est quoi? at al C'est quoi le nasab? Est-ce que vous savez c'est quoi le nasab? Proche, les. Ouais, tu peux dire euh, pa, pa, pa, parenté. Ça veut dire tes origines. Vous comprenez? Euh, Quelqu'un vient de telle tribu, de telle famille, ainsi de suite. Alors si, si quelqu'un a un conflit avec cette personne et que cette personne-là, lors de son conflit, elle descend tellement bas qu'elle commence à attaquer les origines de l'autre personne. Mais toi, tu es, toi, tu viens de telle famille, de telle tribu, vous, vous n'êtes même pas des personnes qui sont nobles, vous ne valez rien et ainsi de suite. Ça, c'est tellement grave que le prophète, والسلام, il a appelé ça quoi Kofron. Ou niyaha, c'est quoi niyaha Niyaha, c'est les gens qui pleurent leur mort, mais de façon exagérée. comprenez Quelqu'un va mourir, alors ses proches vont commencer à crier, certaines personnes ils vont se taper comme ça le visage, et ainsi de suite. Ça, c'est interdit, et ça fait partie des péchés majeurs. On a le droit de pleurer un proche lorsqu'il va mourir, mais pleurer tout en ayant, tout en étant patient, et en acceptant que ça, c'est le qadr d'Allah Azzawajal, et que toute âme va finir par mourir. « Kullu nafsinda iqatou » Al Donc, ce genre de mauvaise œuvre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nommé kufurun, ce n'est pas du kufr qui, qui est complètement contraire à l'islam. Quelqu'un peut être musulman et il va commettre des actions qui sont kufr. Mais ici, c'est le kufr qui est mineur, le kufr qui est asr, qui n'est pas complètement contraire à la foi. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à date Pas de questions Non. Un nifaq, on va le voir plus tard, incha'Allah. Même nifaq, il y a Nifak nifaq akbar, majeur, nifaq asgar. Okay, donc, nifaq, ça va être pour la semaine prochaine, incha'Allah, subhanahu wa Taala. On va le couvrir en détail, oui. Le, leur propre origine, comment ça OK on ne parle pas des pays OK parce que pays pays c'est des nations c'est des terres des systèmes on parle ici de al asli al asl al nasab ça veut dire bien sûr c'est du coffre si quelqu'un remet en question son propre nasab c'est pour ça que il dit le prophète عليه الصلاه والسلام que c'est un péché très majeur très très grave si quelqu'un man intasaba ila ghayri abih celui qui s'associe ça veut dire par lien de parenté à autre que son père quelqu'un il est trop gêné pour dire que ça c'est mon père parce que Dans la société, ce n'est pas quelqu'un de noble et ainsi de suite. Son père est mort. Il va dire, non, non, ça, ce n'est pas mon père. Mon père, c'est l'autre. C'est un péché très, très grave. Donc, oui, bien sûr, quelqu'un ne peut pas renier ses, ses origines parce que le Nasab est très important dans la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Oui. Non, il ne sort pas de l'islam. On a dit ça, c'est du kufr qui s'appelle kufr mineur. C'est une forme de kufr. Qui est tellement grave, des péchés tellement graves que le prophète ﷺ les a nommés kofr. Mais c'est le kofr mineur, ça fait pas sortir la personne de l'islam. Oui. Je sais pas qu'on si le terme indien en arabe. Lequel? Les de... Lequel? Plusieurs. Coffre? Coffre? Nasab. Ok. Un Nasab, c'est ta lignée. Tu viens de où exactement? Tu comprends? Ouais. Exactement. Ouais. t'es tes origines, tes ancêtres, en quelque sorte, tes racines. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle al-Nasad. Donc, habituellement, c'est lié, bien sûr, soit à la famille ou parfois, surtout chez les Arabes et dans les sociétés plus Dans, dans le temps c'est relié aussi à la tribu donc quelqu'un va dire Foulin, de telle tribu ainsi de suite et les arabes certains arabes dans le jahiliya lorsqu'ils ont un problème avec quelqu'un ils vont commencer à insulter ta tribu que toi vous n'êtes pas ils avaient des classes dans les tribus ainsi de suite donc tout ça c'est des choses de al jahiliya que le prophète a rejeté revenons maintenant au kufr akbar le kufr qui est majeur et regardons c'est quoi les cinq types cinq formes principales de kuffar qui est majeur. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'une personne, elle est dans le kuffar? Alors il nous dit ici wa amal kuffarul akbar fa khamsa anwain kuffaru takdhibin wa kuffaru wa istikbar, Ça aussi c'est très important pour comprendre la psychologie du kuffar entre guillemets, ok? Fa amma kadhib wa qism fi Premier kufr, première forme ici, de kufr qui est majeur, kufr et tekvib. Et tekvib, ça vient de le ça veut dire le mensonge, c'est le fait de traiter quelqu'un de menteur. ou ka, ça veut dire, je suis en train de dire, tu ne dis pas la vérité, tu es un menteur, tu dis un, un mensonge. Ça, c'est ce qu'on appelle et tekvib. Alors, celui qui traite les prophètes de menteurs, Ça, ce n'est pas un prophète. Il dit du n'importe quoi. Comme on disait ce matin, c'est-à-dire des personnes dans la khutbah, dans sourate al-Mulk. Certaines nations ont, se sont adressées à leurs prophètes. Ils ont dit, « Allah n'a rien révélé. Vous êtes des menteur le prophète alayhi salatou ils ont dit à propos de lui sahir kذاب magicien menteur donc si quelqu'un il traite le message des prophètes alayhi salam, comme étant un mensonge ça c'est du kofre et c'est kofrou takdhib sauf qu'il nous dit que c'est rare qu'il y ait des personnes attention c'est très important ça c'est rare qu'il y ait des personnes qui sont kafiroun qui est dans le kofre et qui au fond de son cœur Est pleinement convaincu que ce prophète est un menteur. Clair ou on redit. C'est clair. Allez, on va le redire. De parmi toutes les personnes qui sont dans le coffre, c'est rare qu'il y ait des personnes que, au fond de leur cœur, ils ont la certitude que ce prophète est un menteur. Et c'est pour cela qu'ils le traitent de menteur. Pourquoi? Regardons les prochains types, on va voir qu'il y a d'autres types de personnes. Vous comprenez, il ne faut pas tout assumer que ah, tout le monde ne croit pas, ça veut dire qu'il n'est pas convaincu. C'est ça ce que les gens ils pensent aujourd'hui. Okay? Celui qui ne croit pas, celui qui n'a pas la foi, il n'est pas convaincu. C'est complètement faux. Le concept qui dit que celui qui n'a pas la foi, ça veut dire qu'il n'est pas convaincu de la vérité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala... Et c'est le même type de personne habituellement qui croit que si moi je sais comment faire la da'wa, inviter vers Allah, je, je sais bien comment expliquer, il va devenir musulman tout de suite. Non. C'est Allah Azza wa ta'ala qui guide parce que le cœur, la réalité de l'être humain est beaucoup plus complexe. Ce n'est pas, pas, pas une machine. Je vais lui expliquer, ça va sortir un algorithme, je vais le mettre, il va me dire. Non. Il y a des choses que nous on ne connaît pas, Allah Ta'ala. « Ya'lamu wa antum lah » Parfois les gens se demandent « Mais regarde, lui j'ai tout expliqué à cette personne et il ne veut, veut pas entrer dans la foi. » Il est tellement intelligent, il est bien informé, mais il ne veut pas accepter la vérité. Mais c'est parce que l'âme, à l'intérieur, comme on a mentionné, la réalité humaine est très complexe. Est très, très complexe. Même ce qu'on a aujourd'hui comme études qui sont tellement avancées hein? en sciences humaines et ainsi de suite, comme en sciences sociales, euh, psy psychologie et ainsi de suite, ne peuvent expliquer qu'une partie très minime et limitée de, du comportement humain et de son processus de décision et ainsi de suite. <t 'il y a> Juste après ça, nous avons Kufru <t> al-Iba'i walistikbar, istikbar Fanahou Kufru iblis fa'innahu lam yajhad wala bil <y a> Deuxième type ici, c'est le kufr. Là, on est, là on est en pleine réalité. Okay? C'est le kufr de l'arrogance. C'est quoi le kufr de l'arrogance? C'est lorsque quelqu'un sait au fond de lui que ce que l'autre personne est en train de dire, dans ce contexte, bien sûr, c'est un prophète. Je sais que ça, c'est le message de la vérité. Mais je le rejette avec ma langue. Comprenez Je ne veux pas l'accepter. Pourquoi Parce que c'est une question d'honneur ou d'intérêt ou de n'importe quelle autre chose. Le meilleur exemple, ou bien on peut dire le pire exemple que nous avons, c'est bien sûr Iblis. Iblis, le premier shaitan. Qu'est-ce qui a fait en sorte que Iblis il est tombé dans le kufr Pourquoi est-ce que Iblis est devenu un kafir J'espère qu'on est tous, uh, tous d'accord que Iblis est un kafir Shaitan, n'est-ce pas, c'est un kafir. Parce qu'il y a des personnes qui disent ah, « Iblis, que vraiment est kafir. Il » veut, Il veut défendre Iblis okay, le vrai avocat du diable. Allah Azza wa Jai dit « Aba wa stakbara wa kanamina al kafirin. » Donc si toi tu n'es pas convaincu de ça, ça se peut que tu es avec lui. Qu'est-ce qui a fait en sorte que Iblis est tombé dans le kufr Est-ce que Iblis n'était pas convaincu qu'il n'y a, a pas personne qui lui a fait la da'wa Oui. Kébre, l'arrogance. Est-ce que Iblis pouvait dire que je ne sais pas si le hadith est صحيح ou non? Il a reçu l'ordre directement d'Allah subhanahu wa taala, un ordre clair. Il était filmé malah il ala avec auprès des des anges nobles d'Allah subhanahu wa taala. Il a vu la grandeur de la création d'Allah subhanahu wa taala et ainsi de suite. Par contre, il a dit: Moi, je suis meilleur que que lui. أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من من طين je suis meilleur que que lui ça veut dire que adam que adam alayhis salam il a jugé parce que regardez remarquez il problème c'est quoi attention c'est pour ça que allah azza wa jalla nous parle de l'histoire de iblis pour qu'on ne fasse pas les mêmes erreurs que iblis ya dab billahi si on va finir comme lui première chose iblis il a utilisé son quoi jugement face à l'ordre d'Allah Azzawajal. Il a dit, Allah Azzawadu, il a dit de faire, mais je vais, je vois, moi, je vais, moi je vais penser, je vais faire mon propre taqdir, mes propres calculs. Selon ma conclusion, je suis meilleur que lui, ça veut dire je ne devrais pas me prosterner devant lui. Donc celui qui fait ses propres jugements, lorsque l'ordre d'Allah Azzawajal est clair, déjà ça c'est grave, parce que tu es en train de faire quelque chose, un peu comme Iblis. Deuxième chose bien sûr, c'est l'arrogance. Al-Kibre, Et troisième chose ici, c'est l'arrogance qui est reliée à quoi L'arrogance était ici pour quoi Pour l'argent Pour la richesse L'origine. Vous comprenez L'origine. Moi je viens de du feu, lui il vient d'argile. Ça c'est la même chose que moi je viens de telle tribu, l'autre il vient d'une tribu qui est moindre. C'est pour ça que plusieurs personnes ont rejeté le message des prophètes, de leurs prophètes, parce qu'ils ont dit quoi Ceux qui te suivent c'est les villes parminées. Wa ma nara ka taba'uka illa alladhina hum badi ar-ra'i. Il y a inte gens qui veulent pas venir par exemple au مسجد, vont pas venir prier au مسجد. Pourquoi Dans le مسجد. Mais il y a des gens qui sont pas Moi je suis un millionnaire, moi je, moi, je fais mon, ma, ma maîtrise, mon PHD, je ne sais pas. Et tu veux que moi je me mette avec l'autre personne comme ça sur le même rang, et il va mettre genre son pied sur mon pied parfois comme ça, par erreur, et l'autre qui me pousse avec son épaule, non, c'est trop pour lui. À cause de cela, il ne va pas faire la prière, vous comprenez Donc, le kib, l'orgueil et l'arrogance, c'est parmi les choses qui font en sorte que la personne ne suit pas là vérité, même lorsqu'elle en est convaincue au fond d'elle-même, de au fond de son cœur. Donc, il se peut que quelqu'un soit pleinement convaincu dans son cœur, mais va te traiter de menteur avec ses paroles. Comme Allah Azza wa Jal, il a dit sur les gens de Pharaon, le peuple de Fir'aul, ils ont rejeté la vérité. Ce n'est pas vrai, ça ne fait pas de sens. Mais au fond de leur cœur, Ils avaient la pleine certitude que ça, c'était la vérité. Pourquoi Par arrogance, ils se, ils se considèrent meilleurs et, et ainsi de suite. Ça, c'est la majorité de ceux qui suivent, de ceux qui rejettent les messages des prophètes. Quand par exemple, on a Pharaon. Prenons un autre exemple. Faraon. Tout le monde connaît ce qui est Pharaon Pharaon, mais le Pharaon particulier, celui qui a rejeté le message de Moïse de Moussa alayhi salam. Qalu an nu'minu Pharaon et the son peuple, eux ils étaient les nobles. Le peuple de Moussa alayhi salam c'était Banu Israil les the fils d'Israël, ils étaient les esclaves des Égyptiens so, de Pharaon. Alors Pharaon et son peuple, ils ont dit "Est-ce que vous voulez construire votre religion?" Alors que ton peuple à toi, ça veut dire Moussa ainsi que son frère Haroun, les deux, Moïse et Haroun, alayhi wa que votre peuple c'est nos esclaves. Et tu veux qu'on suive ta religion, ta foi, on ne va pas le faire. Et le prophète, alayhi wa sallam, la même chose, les gens du livre, dans la Médine, il y avait des gens du livre, qui étaient des Arabes, Et ils connaissaient leur religion avant ça ce qu'ils qu avaient comme reste du message de Moussa alayhi salam et de Isa alayhi salam alors Allah azza wa dit qu'ils connaissent le prophète alayhi salatu wa salam ils le connaissent comme ils connaissent leurs propres enfants mais ils ne veulent pas le suivre pourquoi? parce qu'ils s'attendaient qu'il vienne de leur race à eux c'est ça la seule information qu'eux ils n'avaient pas la seule grosse surprise qu'ils ont eue c'est que Mohamed le dernier des prophètes ce fut un arabe eux ils s'attendaient qu'il vienne de Beno Israël alors ils ont rejeté genre. on ne va pas suivre quelqu'un qui est qui est un arabe parce que pour eux les arabes c'est des gens qui étaient moindres que eux dans la noblesse et la connaissance et le savoir et, et ainsi de suite Taïb. Prochaine chose ici, donc on a mentionné deux types de kufr, coffre de tekzib, traité de mensonge, ou bien coffre d'arrogance, l'arrogance qui fait en sorte que tu caches quelque chose, la vérité, et tu montres le rejet, même si tu n'en es pas convaincu. Troisième forme ici, très importante aussi, kufr al-i'arab, kufr de l'i'arab, c'est quoi l'i'arab Et ça c'est très très très présent de nos jours. إعراض ça veut dire se détourner je suis pas intéressé j'ai autre chose à faire alors il nous dit ici لا alors ça c'est quelqu'un qui se détourne du message des prophètes Il ne va pas leur dire vous êtes des menteurs. Et il ne va pas leur dire aussi je, je crois en vous. Peut-être que ce que vous dites c'est la vérité, peut-être que ce n'est pas la vérité. Mais moi je suis occupé par autre chose, je n'ai pas de temps pour vous. Vous comprenez Alors, est-ce que lui il va être pardonné par Allah Azzaw, le jour dernier Est-ce qu'il va avoir l'excuse que moi je ne savais pas hmm? Non. Parce que Ce n'était pas important pour toi. Tu ne voulais pas te préparer à l'option de, de l'au-delà. Si tu, si tu as envisagé que peut-être ce qu'il dit, c'est vrai, qu'il va y avoir à l'au-delà, et qu'il va y c'est la vérité, que ça c'est un prophète, je vais devoir rendre des comptes. Alors, c'est tellement sérieux qu'on ne prend pas de, de risques. Je vais aller vérifier, je vais demander, faire mes recherches, mes réflexions, et ainsi de suite. Mais non, moi je suis occupé avec la vie du bas monde, L'argent ça marche, les vacances ça marche, les études ça marche bien, j'ai trouvé un bel emploi et ainsi de suite, une belle maison. Le reste j'ai pas de temps pour ça. Vous comprenez Comme quelqu'un il a dit au prophète عليه الصلاه والسلام: "Wallahi aqulu laka wa in Quelqu'un qui a rejeté le message du prophète Mohammed, (alayhi l'un des Arabes. Il a dit quoi au prophète (alayhi Il a dit regarde, écoute-moi, je vais te dire, je vais te donner une réponse en une seule phrase. Si ce que tu dis c'est la vérité, tu es trop important pour que je débatte avec toi, si tu es vraiment un prophète. Si ce que tu dis ce n'est pas la vérité, alors ça serait te donner trop d'importance que de te parler. Et il est parti comprenez ce qu'on appelle Kufru al-I'rad Kufru al-I'rad ça veut dire il, il laisse ce qui est le plus important au milieu il le laisse de côté et les deux autres options il est, il est ouvert et ça bien sûr on le voit aujourd'hui beaucoup c'est ce ça ce qu'on appelle comme par exemple ce qu'on appelle aujourd'hui qui est agnostique ça veut dire ah, peut-être il y a Dieu peut-être il n'y a pas Dieu mais bon je suis occupé par autre chose <rire> taïm wa amma Kufru Coffre au chèque, prochaine forme de coffre, c'est le coffre du doute à chèque. Le doute, c'est lorsque, euh, ouais, peut-être après ça, non, mais peut-être après ça. Ça veut dire la différence entre lui et celui d'avant. Celui d'avant, je ne suis pas du tout intéressé. Je, je ne réfléchis même pas à ça. Le chèque, le doute. Je tremble entre les deux, vous comprenez Je vis entre. preuve. Euh, peut-être c'est vrai. Oui, l'islam c'est vrai. OK, mais après ça peut-être non, non, peut-être c'est pas vrai. Ça c'est beaucoup de musulmans aujourd'hui qui ont un iman qui est très très très faible, très faible là. C'est musulmans qui à peine à peine arrive à garder leur prénom, que okay, Ahmed ou quelque chose là. À, à peine, à peine il, il, il peut le garder. Après ça, il y a tellement de doutes dans, dans son cœur. Alors, okay. le problème ici, c'est quoi Quelqu'un pourrait nous dire la même chose. Pourquoi le blâmer, lui, cette personne Pourquoi blâmer cette personne alors qu'elle n'est pas convaincue Cette personne-là est dans le doute. Alors, guess what La réponse est très simple. Celui qui cherche la vérité, celui pour qui la vérité est importante. J'ai un doute, qu'est-ce que je dois faire hum? Confirme, comment je confirme Recherche, donc je fais mes recherches, SL, n'est-ce pas Si quelqu'un, écoutez, si quelqu'un, alors là, il y a pour tout le monde, mais si ça arrive, quelqu'un, l'un de nous, on va lui dire demain, il se peut, tu vas faire un visite chez ton médecin, mais il va te dire, il y a, c'est possible que tu aies telle ou telle autre maladie qui est grave. Je vois des symptômes, je vois des signes. Par contre, pour s'assurer, je ne peux pas te donner la réponse finale, il faudra faire certains tests. Est-ce que vous pensez que quelqu'un va dire, ouais, je pense que le médecin il m'a dit, ça se peut que j'ai telle maladie grave, là ça se peut, Allah bon, on, on va voir ce qui se passe. Ou bien est-ce que la personne tout de suite va faire un test après ça, un autre test et un autre test et un autre test et avoir tellement compris. Donc ici, si la chose est vraiment importante pour toi, tu vas faire tes vérifications. Tu veux arriver à la réponse qui est finale. Donc de un, faire les recherches. Et avant cela, qu'est-ce que nous avons aussi Avant les recherches et après les recherches. Sincérité et... Demander la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala tu demandes al -mustaqim", celui qui est perdu et ça attention bien sûr il y a le, chouk, le chèque de le kufr ça c'est grave ça c'est quelqu'un il a un chèque sur les bases de l'islam les bases de la foi mais le chèque ça peut arriver à n'importe qui parmi nous un chèque sérieux dans quoi exactement qui pourrait nous le dire décision de la vie qu'est-ce qu'il y a aussi les doutes Mais quel type de doute Le destin. Aqida, le Dieu. Ça, c'est des choses qui sont stables. Mais il y a autre chose. Les fitnes. vous savez quoi les fitna? Les épreuves. Les épreuves. Le plus qu'on se rapproche de la fin des temps, le plus que les fitnes vont devenir plus puissantes et que toi même si tu n'as pas de doute sur Allah Azzaw, sur sa religion et ainsi de suite en situation de fitna tu sais plus quoi faire est-ce que ce que c'est -ce lui qui dit la vérité ou l'autre et chacun il a une barbe chacun dit bismillah chacun dit Allah Akbar chacun lit le Coran l'autre il dit c'est haram l'autre il dit c'est halal je suis perdu je sais plus. alors il a dit le prophète il nous a parlé de ce genre de situation dans plusieurs hadiths et Abu Hurayrah radi Allahu ta'ala il a dit qu'il va avoir un temps lors duquel je ne me rappelle pas c'est hadith de Abu Hurayr ou bien c'est le prophète salam, mais c'est une narration authentique kullihan, qui va avoir un temps lors duquel les épreuves vont être tellement puissantes que le seul qui va être sauvé par Allah ça va être celui qui fait des invocations qu'il décrit ici du'a ul l'gharik vous savez c'est quoi du'a ul l'gharik invocation de la personne qui est en situation de noyade imagine que tu vas te noyer qu'il n'y a personne il n'y a pas de 9 1, -1 il n'y a rien du tout tu rajoutes mmh. du'a Mais là, ça va être le dua le plus sérieux de ta vie. Ça, c'est la même chose, lors de le fitem. Parce que le fitem, c'est comme, comme des vagues d'un océan. On est perdu à l'intérieur, et ainsi de suite. Alors, la solution ici, c'est pas Je vais aller voir le sheikh. Il va, il va m'expliquer. Oui, tu vas demander. Je vais poser des questions. Mais avant et après tout, c'est demander, faire dua. Le plus que tu es sincère dans ton dua, Allah Azza wa il, il va te guider. va t'accorder la basura, la clairvoyance pour pouvoir distinguer entre ce qui est vrai et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 och från några som säger att de är övertygade i Allah och i det här livet och i det här livet och vad de är, är Allah et au jour dernier alors qu'en réalité ils ne sont pas des des croyants ça veut dire quelqu'un qui va är exactement ça commence comme ça det Baqara livet. Baqara de är 5 versets sur les i det Baqara écoutez Men de är övertygade i Allah och i det här livet. Men de är övertygade i Allah och i det Le début al Fatiha Sourat Fatiha c'est quoi Elle nous parle de qui Allah subhanahu wa ta'ala C'est qui Allah Azza wa Jalla Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki, Yawmiddin Après ça notre relation avec Allah Azza wa Jalla Iyaka wa Iyaka nasta'hi Juste après Sourat Al-Baqara Sourat La Vache Elle commence avec quoi commence avec nous, les êtres humains. C'est quoi les catégories d'êtres humains qu'il y a? Donc ça c'est les bases pour comprendre la vie. Connaître Allah Azza wa Jalla, après ça connaître ce qui les êtres humains. Cinq versets sur les croyants, les mu'minines. Deux versets sur les kafirin, Après ça, treize versets sur les munafiqines. plus qu'est-ce qu'il trouve là-dedans, il essaie de Allah et mais il faut qui sont pas conscients. Exactement. Exakt, barak Allah för dig, barak Allah för dig, barak Allah för dig. Barak Allah för dig, exakt. Nej, det som han säger är verkligen sanningen, för vad sa han? Vad sa de som sa det? Que sa Celui qui a peur d'unifère, c'est le mu'min. Celui qui se sent protégé à l'abri d'unifère, ça, c'est le munafiq lui-même. Vous comprenez Parce que l'unifère, c'est dangereux. L'unifère commence petit et ça grandit, petit à petit. On va le voir la semaine prochaine. Comme notre frère, il a dit, aujourd'hui, c'est une tendance de société. Même si on ne parle pas d'unifère dans l'email, mais la tendance de la société de montrer toujours un visage et cacher quelque chose d'autre. Tu ne peux rien cacher à Allah Azza wa Jal. Tu peux mentir aux gens, comprenez Tu ne peux pas mentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu veux faire du mal aux autres en montrant le bien et en cachant le mal okay, juste, juste cette semaine, je ne vais pas donner bien sûr les détails parce que le plus important, c'est n'est pas les détails, c'est comprendre, comprendre les concepts. Juste cette semaine, dans un masjid, parmi les masjids, il y a un groupe de personnes qui ont voulu faire genre, un petit problème à l'intérieur du masjid. Okay, il y a des gens qui aiment faire Je pense que, je ne sais pas moi, ils cherchent des intérêts dans le masjid ou d'autres choses. Mais là, ils ont commencé à faire quoi Contacter des personnes, moussallines, un par un, tac, tac, tac. Mais là, ils ne montrent pas son vrai visage. Ils disent, « Ah, on vous invite à une rencontre quelque part, loin du masjid. C'est pour parler de certaines choses, comment améliorer les choses. » Alors que tu, caches, tu penses mentir à Allah, tu penses que ce qui est dans ton cœur, tu vas le cacher à Allah, à man khalaqa wa huwa al-latif ou al-khabib tu peux rien cacher Allah Azza wa ta'ala don't even try surtout si c'est pour faire du mal aux autres n'essaye même pas inna allaha la yuslihu amala al-mufsidi certains ulama ils ont dit que ma asarra ahadum seriratan tout celui qui cache quelque chose un mal à l'intérieur qu'il veut cacher des autres Allah Azza wa ta'ala il va le montrer sur son visage ça va sortir sur le visage de de la personne vous comprenez donc on peut rien cacher Allah subhanahu wa ta'ala Tala. Ta du har inte kastat Allah سبحانه وتعالى. Bara Allah för dig, min vänner. Tja, då ska vi av och gå i inshallah ta'ala. tala i detalj på nästa svid inshallah och tala då ska vi gå på en seminproshan inshallah سبحانه ta'ala. Tja, nu passerar. Är det några frågor om kuffr? För att sluta med kuffr. Är det några frågor om konceptet kuffr? Visst kan vi prata om det i men det är en kort översikt, Ja. Ja. Ja. Ja L'ostentation, c'est ce qu'on va voir plus tard, Inch'Allah. Donc, juste après. Ça, c'est le shirk. On va parler oui. du shirk maintenant, Inch'Allah. Inch on va parler un peu de l'ostentation, le rien, Inch'Allah. Oui, mon frère. Non, kofor majeur, c'est mes créances, c'est ça. Kofor majeur, c'est mes créances. C'est incompatible avec l'islam. Sauf dans le cas du mounafiq, parce que mounafiq, bon, on va... On ne va pas entrer dans les détails de fiqh, mais le munafiq, on lui donne l'identité d'un musulman parce que c'est Allah qui est dans son cœur. Mais non, dans, sa dans sa réalité, ce n'est pas un vrai musulman. Vous comprenez Auprès d'Allah Azza Oui, mon frère. Oui. Taïd. Oui oui et non parce que regarde le, le concept de croire en Allah croire en Allah yu'minu billah qu'est-ce qu que ça veut dire ça peut veut dire une chose et une autre chose croire en Allah ça veut dire croire en, que en dieu que dieu existe oui ça c'est une chose mais croire en Allah quand on dit al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi le iman c'est de croire en Allah an tu'mina al-iman al-Nafi' nafi La croyance que Allah, il accepte, qui est une croyance beaucoup plus profonde que de croire jusque Allah, il existe. Vous comprenez Est-ce que c'est clair Croire en Allah, cro croire que Allah, il existe. Croire que Allah, il est le créateur. Si quelqu'un croit que Allah, il existe, et que Allah, c'est le créateur, mais qu'il y a un autre créateur avec Allah, est-ce que sa croyance, elle est utile Donc il croit qu'Allah c'est le créateur mais il y a un deuxième créateur Comme les personnes qui croient qu'il y a Dieu pour le bien Et qu'il y a le démon qui crée le mal Vous comprenez Donc lui c'est Moucherik, ça c'est Shirk Polythéiste, c'est pas, pas un seul Tu crois en Allah Azza wa mais tu crois en des partenaires avec Allah Celui qui croit qu'Allah Azza wa il a un fils par exemple Et une femme et ainsi de suite eh Moucherik c'est du polythéisme parce que tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala Mais qu'Allah Azza wa il a des partenaire subhanahu wa ta'ala celui qui croit en Allah mais qui croit qu'Allah azza wa il nous a créés et après ça il nous a laissés à nous-mêmes il n'y a pas de responsabilité quand Allah n'a pas envoyé des prophètes pour nous donner des instructions qu'est-ce qu'on doit faire on est ici pourquoi quoi imaginez imaginez Allah azza wa jala il a le meilleur exemple imaginez si quelqu'un va amener un groupe d'enfants Quelqu'un qui a une garderie, par exemple. Donc, il a 20 enfants dans la garderie. Il va dire, ok, maintenant, aujourd'hui, on va sortir. Aujourd'hui, on va aller quelque part. Et il va le prendre quelque part, dans un parc ou une forêt ou autre chose. Il va dire, ok, on est arrivé. Et il va partir. Il est laissé. Qu'est-ce qu'on va dire d'une telle personne est est Irresponsable. Est-ce qu'on est qu peut dire que c'est une personne qui fait preuve de chikmah, de sagesse Non. Il a pas... Il Il n'y a pas de... Il a rien qui est derrière, vous comprenez Donc, on va même remettre en question le aql, la raison de cette personne. Même si c'est juste un être humain. Alors, que dire du créateur, subhanahu wa ta'ala Celui qui croit wa qu azzawajal, nous a créés, puis après ça, nous a laissés à nous-mêmes. Faites ce que vous voulez. F Figure out something. Lui, il est en train de douter de la hikma d'Allah Azza wa Jalla l'azama de la grandeur d'Allah Subhanahu wa ta'ala c'est pour ça Allah Azza wa Jalla dit afahhasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un c'est qu'Allah Azza wa Jalla vous a créé comme ça de façon aléatoire sans raison non Allah il nous a créé pour une raison qui est de l'adorer Subhanahu wa ta'ala nous a envoyé des prophètes pour nous clarifier ce que Allah il aime ce que Allah Azza wa Jalla il n'a pas qu'est-ce qu'on doit faire qu'est-ce qu'on doit pas faire qu'est-ce qu'on va avoir après notre mort et ainsi de suite Quelqu'un qui croit qu'Allah Azza wa Jal, ça c'est très, ça existe beaucoup aujourd'hui. Celui qui croit qu'Allah Azza wa c'est comme, ta'ala Allahu Andalik, la reine de l'Angleterre. Elle possède tout, mais elle ne contrôle rien. Vous comprenez Tout lui appartient en théorie, mais il y a d'autres personnes qui décident qu'est-ce qu'il faut faire, c'est quoi les lois, c'est quoi ainsi de suite. Ça, c'est pas l'iman. aussi. Parce que Azza wa c'est lui le créateur, c'est lui Al-Malik, qui possède toutes choses, et c'est lui aussi le juge. C'est lui qui donne les ordres, wa ta'ala. Vous comprenez, on ne pas dire, ok, Allah, c'est lui qui nous a créés et tout, mais nous, on va se mettre de côté, on va décider. C'est quoi est ce qu'on va dire, khamr, l'alcool, ce qu'on va le rendre halal Peut-être c'est bien pour la société, pour les finances, qu'on ne peut pas le faire. Parce que Azza wa Jal, il hukmu illa l'illah, ordre à ne t'adorer que Donc si on parle de ça, de ce sens, le vrai iman billah, l'iman nafi, Iblis n'était pas croyant en Allah. Si on dit maintenant que Iblis croit en Allah, ça veut dire il croit en l'existence d'Allah, oui, tout à fait. Ça bien sûr, ça répond aux personnes qui pensent que le fait de simple fait de croire que Dieu il existe que je suis croyant. Non. Écoutez bien ça. Est-ce que Iblis Bien sûr, Iblis on a dit il est kafir et c'est le pire du kuffar. C'est le pire exemple qu'on peut trouver de kuffar. On ne peut pas trouver plus, plus que parce que Iblis c'est le leader du kuffar, c'est lui qui mène vers Jannah. Ma'iyadum billahi ta'ala. Est-ce que Iblis croyait que Allah Est-ce que Iblis il croyait que Allah il existe? Subhanahu wa taala. Hmm? Oui. Est-ce qu'il croyait en la grandeur, la puissance d'Allah Azza wa طيب لعزه reconnaissez la grandeur d'Allah Azza wa Jall. Inni ara ma la tarawna inni akhafu Allah. Il a dit je vois ce que vous vous ne pouvez pas voir. Je crains Allah Azza wa Jall. Est-ce que Iblis croit en l'existence des anges il était avec eux. Donc ça c'est deuxième pilier de al-iman si on le prend en toute simplicité. Est-ce que Iblis croit qu'il y a des prophètes Ben, il était présent lors de la révélation de tous les livres et lors de l'existence de tous les prophètes parce que c'est lui qui était du côté de leurs ennemis et qu'il est poussé Donc les livres, les prophètes oui, Iblis il dit pas j'ai jamais vu un prophète genre, non. est-ce que Iblis connaît qu'il y a يوم al-qiyama, le jour du jugement. Oui. Qala, fa'andirni, qala Rabbi andirni ila yawmi, yub'athoun. La Dieu oh Allah, donne-moi un délai jusqu'au jour dernier. Est-ce que Iblis croit en le qadar? Est-ce que Iblis croit en quelque chose qui s'appelle le qadar, le destin? Oui. Qala, fa'bima agwaytani. Allah, c'est toi qui égaré, il sait que l'égarement vient d'Allah tout comme la guidée vient d'Allah Azza wa donc si on prend les 6 piliers en toute simplicité, que six piliers c'est juste croire et croire que les anges existent, croire même Iblis va être un va être un moumine ici, non c'est l'Iman, c'est l'Iman qui va pousser par la suite à un engagement avec Allah Azza wa de l'Ibadat d'Allah subhanahu wa ta'ala l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala bien sûr avec monothéisme sans lui associer d'autres partenaires c'est ça le iman qui est bénéfique auprès d'Allah azza wa bien sûr après ça, une fois que la personne entre dans le cercle de l'Iman de la foi reconnaissance en général est-ce que tous les mu'minin sont au même degré de leur Iman Non, donc là, il y a celui qui croit en Allah et qui craint Allah, mais qui fait des péchés mineurs. On a parlé de ça l'autre fois, n'est-ce pas On pas des de péchés mineurs. Après ça, celui qui fait des péchés majeurs. Après ça, celui qui fait pas certaines obligations. Après ça, humdarajatun, chacun est son niveau près d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Est-ce que ça répond à la question Fika, barakallah. Taïm. Taïm. ceux qui en en Allah fik jazaak Allah khair n'am donc donc imagine les Juifs les chrétiens c'est des croyants alors la de la croyance de suivre en fait notre prophète Alayhi salatou salam Allah iman Suivre un prophète. C'est un chemin. Comprenez, c'est un chemin. C'est pour ça qu'on dit le chemin vers Allah. Le cheminement vers Allah. C'est un parcours. C'est pas... Oui, je suis avec vous. Hein? Ça, c'est comme les personnes qui disent que quelqu'un veut lancer un projet, on va aider des orphelins. Faire... Oui, je suis avec vous. Avec mon, mon cœur, je suis avec vous. Pas besoin de ton cœur. Il a besoin de tes mains. Viens travailler, on va faire quelque chose. C'est une personne. Taï. Wa'amma Maintenant, le shirk. Shirk, c'est quoi Shirk, dans la langue arabe, encore une fois, c'est le partenariat. On dit même aujourd'hui, shéri ikon. Ok, shéri ikon. Ça, c'est mon shéri, qu'on est partenaire dans les affaires. Mais ici, quand on parle du shirk, c'est le polythéisme. Moi, oui, à mon oui, mon frère. Oui, mon frère. Vous avez maintenant proposé aujourd'hui. Je me suis rendu maintenant en parle en arabe. Vous avez des corbeaux qui regardent comment tu fais ta prière. Comment on se comprend Comment on peut se faire aujourd'hui Qu'est-ce Comment on propose aujourd'hui les musulmans, les chambres Ça parle, les ne sont même pas en français. je veux te dire avant de dire que les chrétiens sont des croyants, si ce n'est pas un croyant, regarde-toi moi-même en premier. Pas évident. Parce qu'il y a des chrétiens qui font ça la fois, puis c'est juste pour nous le paradis quand on a rien à proposer. Qu'est-ce qu'on a à proposer Pas Écoute, nous, on n'est pas en train de parler de ce que les musulmans ils ont à proposer. Ok, je suis tout à fait d'accord avec toi que les musulmans aujourd'hui n'ont pas grand-chose à proposer s'ils ne proposent pas la révélation qui vient dans okay? Nazareth. On n'est pas ici pour défendre les musulmans, on est ici pour clarifier ce que l'islam va dire. Okay? Moi, je suis d'accord avec toi qu'il y a mille et une choses dans les mosquées, à l'extérieur des mosquées, avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Allez, salut, salut. Maintenant, qu'est-ce que les gens, nous les musulmans, avons à proposer Je veux dire que nos discours, on a proposé le prophète. Non, Taïk. Taïk, on va... On va laisser le débat à la fin, incha'Allah ou ta'ala. Excuse-moi, je peux juste passer une phrase. L'Imam al-Nawri a dit a non. les savants sont d'accord. Celui qui doute du coufre des juifs et des chrétiens c'est lui-même un mécréant parce que Dieu les a jugés comme ça. Non. Non, on est obligé On va commencer par aller au sol pour que la personne, incha'Allah ta'ala, explique par la suite là. La conclusion pour arriver à la conclusion. Avant tout, c'est la première chose à distinguer ici. Quand on est en train d'expliquer c'est quoi l'islam, islam, islam c'est quoi, c'est la voie d'Allah azawajal. Islam, ça appartient pas aux musulmans. Ça veut dire ça appartient pas à moi, à lui, qu'à d'accord. Islam, on est sujet à l'islam tout comme n'importe quelle personne qui est à l'extérieur. Ça veut dire moi demain, moi qui enseigne aujourd'hui, demain si je fais pas ce que Allah azawajal il veut. Et si Allah Azza wa Jal, il juge de moi que je deviens telle chose ou telle chose, moi, ça s'applique à moi. Donc, les règles, ça s'applique à tout le monde. On est tous d'accord qu'aujourd'hui, les musulmans sont faibles. n'ont pas le meilleur exemple sur leur religion. ne portent pas la responsabilité de faire da'wa, parce que le message d'Allah Azza wa Jal. Je suis d'accord avec toi, la question de la langue, elle est très importante. Allah Azza wa Jal dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَ va être responsable de ses actions devant Allah Azza wa C'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait une halakha en français, n'est-ce pas Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Donc, moi, moi, ce que je fais, c'est que je fais mon devoir. Je passe le message d'Allah Azza wa Les autres, mon frère, je ne peux pas contrôler tout. Moi, Crois-moi, je passe du temps que tu ne peux pas imaginer, moi. Avec les gens des mosquées, à l'extérieur des mosquées, à leur dire, faites telle chose, changez telle chose. Et on me dit, reviens la semaine prochaine, on va voir avec telle chose. que Exactement. Passe le message d'Allah Azzawajal. Par contre, les principes, les principes ils doivent rester, les principes doivent rester clairs. Les principes qui sont dans les livres d'Allah Azzawajal ne doivent pas être influencés par le fait que les musulmans sont telle chose. Font pas. Les principes, c'est la religion d'Allah Azzawajal. Nos actions, c'est nos actions. Notre situation, c'est notre situation. Revenons maintenant à la question de la shirk. On a dit le shirk, c'est quoi Associé d'autres partenaires avec Allah Azza wa Jal. Lorsque quelqu'un a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayyudhanbi a'adham, c'est quoi le péché le plus grave Antaj'a'la lillahi niddan wa huwa khalaqak. C'est le fait de associer un autre partenaire avec Allah alors que c'est Allah Azza wa Jal qui t'a créé, subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'on veut dire par cela Imaginez ici, euh, mes frères, Est-ce que quelqu'un peut me faire un, un prêt parce que je dois commencer, je bah, j'ai un voyage urgent à faire, j'ai besoin de 500 500 dollars ou autre chose. Et le frère ici, il va le faire sortir de sa poche, il me dit voilà, c'est pas seulement un prêt, c'est un cadeau que je te le donne. Moi je vais le prendre, je vais venir chez toi et te dire merci beaucoup. <rire> Qu'allez-vous dire de moi Radib, incroyable, hein Original mais pas tellement intéressant. Pourquoi Parce que quelqu'un me donne, me fait du bien et je suis reconnaissant envers quelqu'un d'autre. Ça, c'est exactement l'exemple du shirk. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui te prend en charge, c'est lui... Et moi, à la place, je vais me diriger vers autre chose, je vais me dire, ah, je vous remercie grandement, s'il vous plaît, je vais faire tout pour vous, donnez-moi, aidez-moi, ainsi de suite. C'est ça exactement ce qui est le shirk. Donc, le shirk, c'est pour ça que c'est le péché le plus grave. C'est l'injustice la plus grave dans cet univers associé d'autres partenaires avec Allah Subhanahu wa Ta'ala. Y a une question Oui. Kofon, oui. Non, ce pas un petit coffre, ça c'est coffre dans le manaluraoui, coffre linguistique. Ça c'est coffre dans la langue, le sens de la langue. Il y a ashir, elles ne sont pas reconnaissantes. Envers l'achir, ça veut dire envers le, le mari, il a dit le prophète. C'est comme une femme, si son mari la prend en charge, il fait nafaka, il fait tout, ses devoirs envers elle, et après ça, elle lui dit « Ok, est-ce qu'on part au resto aujourd'hui ?» Il va dire « Ah, aujourd'hui, c'est hmm, pas d'argent, beaucoup d'argent. Ah, toi, tu dépenses jamais sur ta famille. » Ok, ça c'est yakfourna l'achir, c'est une forme d'être non reconnaissant, d'être ingrat dans, sens, dans le sens linguistique. C'est pas le kufr, kufr du imam ici. Ah, aniaha, tyvärr så ser en annan situation. Aniaha ser sig en kufferminare. Så ser den profeten Salsim killa, killa nom en kuffer. Så exakt ölämä, särskilt särvän, de säger att alla de peger är klara i den religionen, i Allahs höjd, man kan kalla dem kuffer. har sagt att det bara är de som profeten Salsim Det är en sak som jag inte det. är Allah som känner till Oui. ça reste que c'est une preuve c'est une preuve, oui la réaction de la chose la réaction envers une chose c'est une chose mais la limite dépasser une certaine limite lorsqu'on dépasse une certaine limite ça prouve que notre croyance en le qadr d'Allah en le jugement d'Allah est une croyance qui, dans laquelle il y a beaucoup de failles vous comprenez parce que le croyant dans toutes les situations le croyant dans toutes les situations sauf si quelqu'un perd sa raison, ça c'est autre chose mais dans toutes les situations, le croyant doit être conscient de tous les piliers de de la foi incluant le qadar d'Allah le destin, la volonté d'Allah la confiance en Allah, la sagesse en Allah, vous comprenez c'est impossible, c'est impossible que quelqu'un qui est en permanence lié avec Allah qui fait son salat, fait le khushou fait le dua, récite le Coran de façon régulière va méditer sur le Coran et que une à quelque chose de grave lui arrive et que cette personne là va avoir une réaction tellement ridicule disproportionnée barakallahu fiq, que cette personne là va tomber dans des choses comme niyaha comme certaines ya Allah pourquoi moi pourquoi c'est arrivé à moi ya Allah pourquoi moi pourquoi mon fils pourquoi mon mari ya Allah il a personne qui a ça c'est toujours moi juste moi c'est très grave vous comprenez ça c'est impossible parce que celui qui a le vrai iman Écoutez bien ça, très important. No matter what, no matter how, ma réaction, elle est en tant que personne normale. Il y a des personnes qui sont plus réactives et ainsi de suite. Celui qui a le vrai email, lorsque c'est une situation vraiment difficile, trop dure pour la personne, la patience, elle va venir d'où Elle vient du ciel. Vous comprenez Allah Azza wa il te donne une dose de patience que tu n'avais pas avant, mais qui est requise pour cette situation. رَبَّنَا أَفْرِغْ علينا صبرا وَتَوَفَّنَا مسلمين. Allah Azza wa il dit aussi... Écoutez bien ça, le verset pour les personnes qui n'ont pas compris, parce que c'est en arabe. أَفْرِغْ أَفْرِغْ c'est comme quelqu'un qui est en train de verser quelque chose. Comprenez, comment Allah Azza wa envoie la pluie, Allah Azza wa fait descendre une dose de patience sur toi. C'est pour ça que parfois le croyant Il dit ça, c'est, si un jour je fais face à ça, c'est, moi je ne pourrai jamais. Mais la personne va faire face à ça, elle va trouver qu'Allah Azza wa Jalla lui fait où il va le raffermir et ainsi de suite. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla, il dit, مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَا يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبًا Toute mousibah. Moussiba, c'est calamity, euh, comment on dit ça Catastrophe ou un truc comme ça. Ça veut dire euh, la mort, décès d'un proche, un accident grave. Tout ça, c'est des masahim. Tout moussiba qui arrive, c'est par la volonté d'Allah Azzawajah. Et celui qui croit en Allah, Allah va guider son cœur. Certains ulama, ça veut dire, ils ont dit, Allah Azzawajah, il va lui accorder le contentement, Arrida, lors de cette situation. Donc, si la personne... Elle est liée avec Allah Zod. Elle a le iman Allah subhanahu wa taala. Qu'il arrive quoi qu'il arrive. Et on l'a vu. On a aujourd'hui des gens qui vivent dans des guerres et ainsi de suite. Et on a, on voit tous des vidéos sur internet, n'est-ce pas Et des gens le iman Allah Zod tellement puissant. Des gens qui perdent en une, en un seul instant, toute leur famille, tous leurs enfants, tout le monde est parti. Toute ta vie est partie et est partie. Et la première réaction de la personne comme ça Allah will dit Alhamdulillah Alhamdulillah Qadar dallah Azza wa jalla Inna lillahi wa inna ilayhi radi'oun Il y a des personnes il y a, juste parce qu'il gare juste parce qu'il va rater son autobus le matin l'autobus vient de passer et il va dire le plus grand coufre du monde ok « Ya Allah, qu'est-ce que j'ai fait moi de mal et moi, moi je veux arriver, je veux arriver à mon travail, maintenant je vais être en retard. » Il ne veut pas être éprouvé par Allah Azza wa Donc c'est une question de iman. c'est pour ça que niyaha c'est quelque chose de grave, parce que c'est un signe, c'est un symptôme qu'il y a une crise de iman et de confiance en Allah Subhanahu wa ta'ala au fond du cœur. C'est clair On continue avec le shirk, oui Très très bonne question. Très très bonne question. Taïm. Ça c'est une question qui revient souvent. Si quelque chose de mal m'arrive, comment je vais savoir est-ce que ça c'est une punition d'Allah parce que j'ai fait quelque chose de mal Ou que c'est une épreuve d'Allah Azzawajal parce qu'Allah Azzawajal il m'aime et lorsque Allah Azzawajal dit « Ah une personne, qu'est-ce qui arrive hmm ?» Cette personne va être éprouvée. Allah Ta'ala, « habba abdan » Et puis tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'Andar il t'éprouve Parce que si ton email est haut, tu mérites le prochain niveau de la compétition. Parce que si tu gagnes, la récompense, elle est plus grande, ça on le comprend. Le plus que la personne, elle monte dans prochain, c'est celui, celui qui joue euh, ici dans, dans, je sais pas moi, un tournoi de la rue. Ce n'est pas comme quelqu'un qui joue à la Coupe du Monde. On s'entend tous. Okay? L'argent, c'est plus d'argent, c'est plus de... La coupe du monde ici, c'est pour l'akhirah, bien sûr. C'est pour l'au-delà auprès d'Allah Azzawajal. Donc, si Allah Azzawajal, il sait que tu mérites prochain niveau, Allah, il va te éprouver encore plus. Même si c'est jusqu'au niveau que c'est mentionné dans certaines narrations, je ne peux pas de, de mémoire vous dire si c'est authentique, si c'est un hadith ou autre chose, mais le sens est, est acceptable. C'est rien de contraire à l'islam. Dans certaines narrations, que les gens du paradis, les gens du paradis, « Ahlul Janna », ils vont mériter le jeu, ils vont espérer, ils vont pas espérer, pas... souhaiter si seulement dans cette vie de l'au-delà ils seraient passés par les pires des situations vous comprenez Pourquoi va... ah, je... la vie était tellement courte si j'avais je... si un peu plus d'épreuves je serais au Prochain niveau encore du paradis. Ça, je, je, je vous le dis et prenez-le comme, comme on dit avec un, un grain de sel. Okay? Parce que je ne me rappelle pas si c'est un hadith authentique ou autre chose. Pour revenir à la question maintenant, comment distinguer entre les deux Premier élément de la réponse, c'est qu'on ne sait jamais, on ne sait pas dans toutes les situations, est-ce que c'est une punition pour moi ou une épreuve pour moi. Par contre, écoutez bien ça. Dans les deux situations, Tu prends ça avec un cœur qui est ouvert, et avec une attitude qui est positive. Parce que si tu es toi dans le plus, tu n'es pas dans le moins, tu es dans le plus auprès d'Allah Azzawajal, il t'aime, il t'éprouve pour monter plus. Et si tu es moins, mais que tu es dans le moins, Allah Azzawajal, il t'éprouve pourquoi Il te punit pourquoi Si Allah Azzawajal, il te punit parce que tu as fait quelque chose de mal, Allah, il te punit. Allah, subhanahu wa ta'ala, il te punit parce qu'il t'aime. De un pour te rappeler à l'ordre, comprenez De un. De deux, pour que tu aies ta petite punition dans la dunia, pour que tu n'es pas dans la akhira". Ok? Donc, encore une fois, l'autobus que tu as raté une minute, dis « Alhamdulillah », parce que ça, c'est peut-être une punition de la l'akhirat que tu l'as eu avec le petit autobus que tu as raté. Est-ce que c'est mieux d'être puni avec l'autobus que tu rates, ou bien c'est mieux d'être puni dans... Ou bien dans ta tombe, ou bien les agonies de la mort ou autre chose. C'est libre à toi de choisir. Donc toujours le croyant, il accepte le quader d'Allah, bien sûr, si c'est inévitable. On n'est pas en train de dire que tu attends comme ça et tu attends les accidents qui t'arrivent, les problèmes qui t'arrivent. On est en train de parler de ce qui est inévitable. Un mal qui arrive que je ne pouvais pas m'en protéger, je ne savais pas. Ou bien c'est plus fort que moi, ok Il y a des personnes, toujours se rappeler aussi qu'il y a toujours des personnes qui sont plus éprouvées que, que nous. Que il y a des personnes qui ont le cancer, il y a des personnes qu'on connaît même maintenant. Actuellement, je connais au moins deux frères qui ont un cancer très très sévère hein. dernière phase et ainsi de suite. Si vous allez Pour ça, le prophète nous encourage à aller, aller voir les personnes qui sont malades. Il y a beaucoup d'avantages à ça. Mais parmi les avantages, c'est quoi Ça te permet de voir c'est quoi la ni'ma que Allah il t'a Accordé, comprenez la petite facture que j'arrive pas à payer à la fin du mois ou je sais pas ou le petit incident que j'ai eu avec mon auto, c'est rien du tout de devant ce que l'autre personne elle a dit. El hamdulillah et soit toujours content. Deuxième chose bien sûr, c'est certain que dans certaines situations, le croyant et ça y a pas y a pas un cher qui va qui va te répondre, ok Ça c'est direct ton en cœur entre toi et entre Allah azawajal. Dans certaines situations, tu sais que tel mal m'arrive parce que j'ai fait telle chose. Bala insån ala nafsihi basiha. Ok? C'est la conscience qui est à l'intérieur qu'Allah Azza wa Jal te donne l'explication dans ton cœur là tout de suite. Tu comprends parfois. Vous comprenez? Certains des plus ancêtres, certains des salaf, ils ont dit « Il m'arrive de faire un péché entre moi et entre Allah Azza wa Jal. Je, je vois sa réflexion dans le comportement de mes animaux, de mes enfants et de mon épouse dès que je rentre à la maison. <rire> » Comprenez, ils voient que leur comportement, ils changent, ils l'acceptent pas, ils veulent pas qu'il soit présent, en quelque sorte. Donc ça c'est un signe d'Allah la zoon. Comprenez, il y a l'un des abed une fois, l'un des pieux ancêtres, encore une fois, il a dit avant que je ne sois pieux, il a dit avant, faisait du riba, riba l'usure, le haram, les intérêts, l'argent haram. Alors il a dit, je suis passé par un groupe d'enfants qui jouaient dans la rue et il empointe du doigt comme ça. Hadha qui ar-riba, lui qui mange le riba, c'est lui. Il a dit « j'avais tellement honte. J'ai décidé de faire la tauba, repentir vers Allah Azza wa et de commencer à faire les bonnes œuvres et ainsi de suite. Il a dit quelques temps plus tard, je suis passé par le même groupe. Ils ont dit hadha fulan al ils ont dit tel ça ça, ça, ça c'est l'adorateur qui craint Allah Azza wa attention, il faut, faut lui des passages. Alors Allah Azza wa il nous donne parfois la réflexion de nos œuvres on va la voir on va pas personne encore une fois je vas pas dire ya cher, viens viens je vais te raconter toute ma vie tu vas me dire est-ce que ça c'est punissant ou non OK c'est entre toi et entre Allah subhanahu wa ta'ala mais dans tous les cas tant que la personne tu es croyant tu crois en Allah azza wa jall toujours tu vois ça d'un aspect positif et tu prends toujours le meilleur de la situation comme il a dit subhanahu wa ta'ala ana 'inda dhanni « Bi, je suis toujours selon ce que mon serviteur, il pense du, de, de moi. » Tu penses du bien d'Allah Que Allah, soit il m'éprouve parce qu'il m'aime, ou bien il est en train de me punir aussi parce qu'il m'aime, okay, pour me rappeler à l'ordre. Vous savez, vous connaissez le hadith Bien sûr, on est en train de sortir, à chaque fois on ouvre une porte, il va avoir une autre porte, on ne va jamais finir si on continue comme ça, mais on est en train de résumer un peu. Dans le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa que le croyant, on a déjà, je pense, mentionné ce hadith, une fois un peu en détail le croyant, le mu'min, va toujours être éprouvé par Allah Azza wa Le mécréant, ainsi que le munafiq, ainsi que le fadir, Allah Azza wa il ne l'éprouve pas. C'est comme l'arbre de cèdre, comme dans le hadith, c'est mentionné. Ça a l'air tellement puissant. Mais un jour, ça va être déraciné, en une seule fois, one shot. Vous comprenez Le croyant, Allah Azza wa toujours, il l'éprouve. Pourquoi Entre autres, c'est parce que Azza wa Jal veut qu'il ne s'attache pas à la dunya, vous comprenez? Est-ce que vous comprenez le sens? Parce que si Allah Azza wa il donne, si Allah il sait bien sûr que tu es sincère, que tu un incroyant, que tu aimes la harira, mais que parfois tu veux un peu de dunya et c'est de suite, si Allah Azza wa il te laisse entre toi et la dunya, tu vas dunya va te prendre, mais Allah Azza wa comme ils disent en arabe, ils ont un beau mot pour ça, ils disent yunarresso alik, des choses qui viennent pour comment dire une arisque pour un truc Allez, est premier à traduire ça, il y en a récent. Oui. Avant la question, <rire> traduction. <rire> Avant, rendre ça amer, ok? Rendre ça amer, rendre ça amer. Donc le croyant, il voit qu'il y a des choses qui vont toujours être là dans la dunia qui sont amères. La dunia n'est jamais pure comme ça, comprenez? Alors il sait que, It's not worth it. Je ne vais pas donner toute ma vie à la dunya. Il y a quelque chose qui est meilleur auprès d'Allah, Ta question. Après ça, on revient au ship et on va continuer, Inch'Allah. Oui. Oui. Oui. Non, ben, ben, nous, Israël n'était pas éprouvés. Passa, on n'appelle pas ça une épreuve dans le sens que nous en connaissons qui est pour le Mais Il y a d'autres choses qui est le radab d'Allah Azza wa Jal. Lorsqu'Allah Azza wa est en colère contre des gens, alaykoum salam wa rahmatullah, contre des gens, contre un peuple, un groupe de personnes, une personne en particulier, ainsi de suite, Allah Azza wa pourrait tellement punir cette personne. Comme c'est arrivé aussi pour Fir'aun. Mais il y a des gens qui, qui ont tellement le cœur qui est dur, Allah il, le, il les punit. Et leur montre des Et ils ne veulent pas. Et Allah leur donne plus et plus. Bien sûr, tout ça ça revient au Qadr d'Allah. Hikmah, sagesse d'Allah. Vous comprenez Cette vie du bas monde, il faut comprendre un principe. Cette vie du bas monde, elle est pour tout le monde. Mouminois al-kafir. Sauf que les sens qui sont accordés aux événements, les sens qui viennent avec, c'est ça ce qui change. Ce que qu'Allah il donne pour un mu'min, ça peut être la même chose qu'Allah Azzawajal donne à un kafir. Pour le premier, c'est une na'ma, qu'il a à être reconnaissant. Pour le deuxième, c'est une fitna, c'est une épreuve. Donc, tout ça, bien sûr, lorsqu'on entre dans les détails de ça, il ne faut pas aller très très loin. Attention. Vous savez pourquoi Parce que ça, c'est une question de qadr. Ok? Et le qadar, le destin, les ulama, ils disent Ça c'est un océan qui n'a pas de fin Ta'ala c'est le secret d'Allah Azza wa Jall on va jamais avoir toutes les réponses au qadar comprenez dès qu'on commence à parler du qadar faut se limiter à ce que Allah Azza wa nous a dit le prophète sallallahu alayhi wasallam parce que al qadar qudratullah qadar c'est la sagesse d'Allah Azza wa Jall si le shaitan commence à te mener dans des réflexions sur le qadar ça va jamais finir comprenez tu vas vou vouloir avoir des réponses à toutes choses Ça ne va jamais se terminer. Et là, tu es en train d'avoir des doutes. Tu vas même arriver à dire « Mais pourquoi est-ce qu'Allah m'a créé moi aujourd'hui Pourquoi est-ce qu'Allah ne m'a pas créé moi ça fait un siècle Pourquoi pas ça fait deux siècles Et Pourquoi pas avec l'autre Et pourquoi est-ce que, euh, je ne sais pas moi, Allah Azzawajal, il n'a pas fait en sorte que je sois né dans tel pays et pas dans d'autres pays ?» Ça ne va jamais finir. Hikmah d'Allah, sagesse <rire> Allah subhanahu wa ta'ala. Dernière question, rapide. Oui Oui. La personne qui la gratitude, va dire, la personne les même quand ça a été Exactement. les choses vont devenir meilleures Non. Exactement. Barakallah. Ainsi que Allah c'est Lui que appartient la pénance, la pleine sagesse appartient à Allah Subhanahu wa Taala. Regarde, il y a un principe très très important, principe très important. Même s'il y a des personnes qui le formulent dans un dans un sens qui est faux, mais il y a un sens qui est qui est vrai. Principe très important ici. La chose la plus importante dans l'islam, c'est quoi C'est ta relation, toi, avec Allah Azawajal. Les autres personnes avec Allah subhanahu wa taala, ça, ça se limite à la relation ici. Tu t'engages soit pour faire d'awa il Allah, appeler vers Allah azawajal, amr bil ma'ruf ubiyah an lahi ani al munkar. Commencez à penser bon, pourquoi est-ce que Allah il l'a pas guidé cette personne Pourquoi telle personne Pourquoi est-ce que lui il a, et pourquoi est-ce que moi je sais cette personne là c'est une bonne personne, mais pourquoi est-ce qu'en fait quand il n'était pas, et pourquoi est-ce que l'autre personne, pas tes affaires. C'est entre toi et entre Allah subhanahu wa ta'ala, vous comprenez Mais cette personne, s'il ne va pas mourir sur l'islam, qu'est-ce qui va lui arriver Comment ça se fait Comme on dit, ici, la règle, lorsque, lorsque tu penses de l'aqira, c'est quoi Comme on dit en français, chacun sauve sa peau. Au sens le plus littéraire. Vous comprenez Parce que même les prophètes, à part le dernier prophète, Mohammed, même les prophètes, ils vont dire, le Merci. Je suis occupé par moi-même. Je ne vais entendre parler de personne, du jugement de personne. Qu'est-ce qui est arrivé à telle personne Abi, Tu vas prendre la fuite de ton père, de tes enfants, de ton épouse. Tu connais personne. Okay? Il n'y a personne qui va dire euh, au milieu du jugement, « Mon épouse, elle est où Mes enfants, ils sont où ?» Personne. Jusqu'à ce que tu garantisses ton billet, « Sauvé, incha'Allah », Là tu vas commencer à faire chafa'a auprès d'Allah et demander faire des invocations, intercéder en faveur de cela et de cela et de cela. Allah عز وجل te le permet bien Men Mais avant ça, chacun sait soi-même. Donc ça ça doit rester ici le le canal central de notre iman de relation avec mon créateur subhanahu wa ta'ala. Ashirk, polythéiste, donc on a dit nawa'ani, Få de största inte Allahs förbordelse utan med förlåtelse från honom, och att han tar en från Allahs namn som Allah, och det är den shirk som innehåller att de som är shirkare tar upp Allahs namn Shirk är en djävul. Alla shirkare får aldrig förlåtelse från Allah. Förutom om personen gör ångra sig. Ina Allaha, han gör aldrig någon som shirker med honom, Yasha subhanahu wa ta'ala donc ashirka allah azza wa jalla le pardon pas que quelqu'un va associer avec allah azza d'autres partenaires qu'il va mettre au même niveau qu'allah azza wa ou encore plus que allah subhanahu wa ta'ala in kunna lafi fi dhalalin mubin idh nasawwikum bi rabbi alalamin un égarement qui est clair pourquoi en vous faites de vous Des équivalents avec le Seigneur des univers. Alors moi je crois qu'il y a quelqu'un qui est saint dans sa tombe ou vivant ou autre chose qui est aussi important que Dieu, que celui qui me pardonne si je fais des péchés. Vous comprenez Tout ça c'est du shirk. Qu'est-ce que dans notre religion... On, on, on, on, on regarde, on a parlé du repentir maintenant depuis combien de temps Environ un an, peut-être un peu plus. Est-ce que vous vous rappelez un jour dans lequel on a dit quelque chose qui semble indiquer quelque part que c'est important si tu as fait du mal, d'aller voir un imam, de lui dire s'il te plaît, excuse-moi, pardonne-moi, j'ai fait quelque chose de grave. Ou bien je vais payer de l'argent pour que j'entre pas. Est-ce que vous avez entendu parler de ça Non. Il y a seul yaghfiru qui ne veut Allah le repentir, c'est purement entre toi et entre Allah Azza Sauf, comme on l'a dit, seule situation si tu as fait du mal à quelqu'un, mais tu ne vas pas lui dire euh, « euh, Demande à Allah qu'il me fasse entrer au paradis. » Tu vas tout simplement lui dire « Je m'excuse, je t'ai fait du mal ou quelque chose. Oui, »« J'ai volé ton argent, voilà, pardonne-moi. » Fini. Comprenez Mais celui qui pardonne, c'est qui C'est Allah Azza Tu ne fais pas de confession à quelqu'un. Pourquoi Parce que ça, c'est l'essence du monothéisme. Tu crois que seulement Allah Azza c'est lui qui pardonne, c'est lui qui punit, subhanahu Vous comprenez C'est qui pardonne, celui qui, qui punit subhanahu wa ta'ala. Maa iqrarihim bi anna allaha ta'ala wahdahu khaliqo kulli shayi wa anna alihatahum la takhluqo Les polythéistes de la Mecque qui alayhi au prophète alayhi sallatou salam. Est-ce qu'ils croyaient en l'existence d'Allah Oui, Abu Lahab, Abu Jah, la gang comme ça. Croyaient qu'Allah azzawajal il existe Est-ce qu'ils adoraient Allah a. Est ce qu'ils priaient Allah parfois Oui, tout à fait. Et ils disaient, « Inch'Allah », ils disaient, oh « wallah et ainsi de suite. Par contre, ils ajoutaient des choses avec. « L'abbaïk Allahumma l'a'ma l'abbaïk. L'abbaïk ala sharikalak. L'abbaïk illa sharikan tamlikuhu wa malak. Donc, ils, ont, ils faisaient pèlerinage, tout comme nous on fait le pèlerinage autour de la Kaaba, à la Mecque. Mais là, ils disaient, « Oh Allah, on vient, on t'obéit, ainsi de suite. » Tu n'as pas de partenaire sauf un partenaire que toi tu possèdes et que lui possède rien. Juste à cause de ce mot. Juste à cause de ce mot. Juste à cause de cette phrase. C'est pour ça qu'ils ont fait la guerre au prophète. Alléluia, prophètes Saint Prophète ne leur a demandé rien de faire, rien d'étrange. Vous comprenez Le Seul problème qu'ils avaient... Tu veux qu'on rejette toutes ces divinités, ces autres divinités qui font partie de notre culture et nos ancêtres, et ainsi de suite. Et il y a des musulmans aujourd'hui, des musulmans jusqu'à aujourd'hui, ils répètent les mêmes choses, vous comprenez? Euh, par exemple, la, la fameuse main de comment ça s'appelle? Fatima. Ce n'est pas la main de Fatima, radiallahana, ok, ça, ça c'est pas sa main. Donc, il y a des musulmans, ils prient, font le pèlerinage et ainsi de suite, mais cette main qu'il la colle chez lui à la maison, ça c'est sacré. Tu dis « Mais cette malle te sert à quoi ?»« Attention, ça c'est mes parents ils faisaient ça, tout le monde Il ne faut pas remettre ça en question. »« A Inna hadha Ils ont dit, en Arabie, ils ont dit « Est-ce qu'il a fait de toutes les divinités un seul Dieu ?» C'est incroyable, inacceptable, vous comprenez Donc parfois, ce qui fait en sorte que les gens ils tombent dans le shirk, c'est les cultures, leurs ancêtres et ainsi de suite. Et qui pourrait nous rappeler, un bref rappel, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps ici de couvrir tout le shirk aujourd'hui, peut-être on va laisser aussi pour la semaine prochaine, incha'Allah, les détails des hakems, mais au moins on va comprendre c'est quoi le shirk, le concept. Qui pourrait nous rappeler, historiquement, le shirk, le polythéisme, c'est apparu comment exactement Vieux personne du temps de Nuh, alayhi salam. Le prophète, alayhi salatu salam, a dit qu'entre Adam, Adam, alayhi salam, et Nuh, Noé, premier messager d'Allah, il y avait dix générations qui étaient des générations de monothéisme. Tout le monde était monothéisme. Après ça, le polythéisme a commencé à apparaître lors du temps de Nuh, alayhi salam. Comment c'est apparu Vous avez des... Leurs ancêtres, regardez comment c'est arrivé. Leurs ancêtres, ils avaient des gens qui étaient pieux, qui craignaient Allah, et qui sont morts. Alors ils ont dit, ces personnes-là sont morts. Ce qu'on pourrait faire, c'est quoi On va façonner des statues qui vont les représenter. Et on va les mettre à l'intérieur des mosquées, des lieux de prière, et ainsi de suite. Comme ça, à chaque fois qu'on va les voir, on va se rappeler de ce qu'ils faisaient comme bonnes œuvres. Donc ça, c'est le shaitan qui leur a passé cette astuce. Une génération est partie, peut-être deux, trois, je ne me rappelle pas. Leurs enfants, après ça, sont venus. Et ils ont vu les statues. Ils ont dit, ces statues-là servaient à quoi exactement Certainement que c'est des statues qui ont des pouvoirs exceptionnels, qui nous rapprochent d'Allah, et ainsi de suite. Alors, il faut se prosterner devant ces statues et il faut les, les adorer. Et ça, c'était le début du shirk, du polythéisme, et les gens ont commencé à faire des statues, ainsi de suite, des siens et des pieux, et ainsi de suite. Jusqu'à aujourd'hui, on parle de saint, telle chose, et même chez les Arabes. Ici, au Québec, on a quoi Les villages, comment ils s'appellent ici saint saint saint saint saint saint Dans les pays arabes, c'est Sidi Sidi, Sidi, Sidi, Sidi, Sidi, Sidi, Sidi, OK La même chose, la même chose. Là-bas, c'est Sidi, ici, c'est Saint. Donc, tu vas voir Dans une montagne, en haut, ils vont mettre une tombe de quelqu'un qui était pieux, peut-être peut-être pas Allahu Allah, mais ils vont appeler Sidi telle chose et le village va porter le nom de ce Sidi, fameux Sidi. Oui mon frère. Que, vu, non. Allah. alla, alla. Som vi har sagt, det är ett exempel. Det de wa Oui, bien sûr. Les innovations, mènent vers le shirk. Okay, les innovations mènent vers le shirk et vers le kufr. Toujours, ça, c'est un chemin. Vers les... Parce que les c'est commencer à faire la religion Et de là, tu commences à changer la religion. Donc, tu commences à faire des erreurs et leur coller un attribut de religion. Mais à la longue, tu vas finir par faire l'erreur grave qui est le shirk ou bien kufr billahi azza wa C'est clair Donc, c'est ça ce qu'on appelle le concept du shirk. Shirk, c'est associer d'autres partenaires avec Allah azza wa et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'accepte pas ça. Soit qu'on lui associe des partenaires dans son existence, comme on a dit plus tôt, que quelqu'un va croire qu'il y a le Dieu du bien, le Dieu du mal, ça veut dire... La lumière et les t -t -t ténèbres. Ou que quelqu'un croit qu'il y a un autre créateur avec Allah Azza wa Khaliq ma subhanahu wa ta'ala. Que quelqu'un croit qu'il y a des êtres humains qui contrôlent au moins une partie de cet univers. Autre chose très importante, les fameuses théories du complot. Ok Very relevant ça, pertinent. Si on parle ici du shirk et ainsi de suite. Les fameuses théories du complot qui vont tellement à l'extrême qu'ils croient qu'il y a un groupe d'êtres humains, je ne sais pas quoi, qui, qui ont comme une manette, ils, ils, ils, ils calculent comme genre le lendemain ce qui va se passer, ils ont un plan pour la semaine prochaine, et l'an prochain, ils ont tout prévu là, ça fonctionne. Ils ne peuvent jamais se tromper. Ils peuvent jamais se tromper. Ça marche tout le temps. Ça marche tout le temps Ça, ça c'est une forme de shirk sans même, sans même réaliser qu'est ce que tu es en train de dire, vous comprenez? Est-ce qu'il y a des gens qui font des plans Est-ce qu'il y a des gens qui sont corrompus Des gens à qui Allah il a accordé de la puissance et de l'argent, des ressources qui veulent faire le mal Oui, ça c'est normal. Ça c'est dans le Coran depuis, depuis euh, comme on a parlé avant, ça fait et ainsi de suite. Est-ce que ces gens-là réussissent toujours Est-ce que ces gens-là ont une vie sans problème Non, ils ont une vie comme moi et toi. La seule différence ici, c'est que bien sûr, ils ont plus d'argent et plus de ressources et ainsi de suite. Mais aussi, tant malade, malades et aussi, ils font des accidents, ils font des décisions qu'ils regrettent et ainsi de suite donc connaissent pas le lendemain c'est seul Allah si quelqu'un pense qu'il y a quelqu'un d'autre à part Allah qui connaît l'avenir qui connaît qu'est-ce qui va se passer dans une minute est-ce que quelqu'un sait qu'est-ce qui va se passer dans une minute dans cet univers à part Allah est-ce que quelqu'un le sait est-ce qu'il y a un être humain qui va me dire moi je sais qu'est-ce qui va arriver dans une minute non la ya'lamu al-ghaib illallah subhanahu wa ta'ala si quelqu'un croit que quelqu'un a Certaines des attributs d'Allah je crois en Dieu qu'il est unique mais je crois que tel il est aussi puissant que Dieu il est aussi riche que, que Dieu il est aussi bienfaisant que Dieu tout ça c'est du shirk, c'est du polythéisme mais Allah n'accepte pas parce que ça c'est le plus gros mensonge <inaudible> il y avait une question oui mon frère tout à fait Allah عز وجل يدينا بشر on est éprouvé par les deux par le bien ainsi que par le mal par les ans ainsi que par la difficulté le, le fait que moi je vis dans les ans ça veut pas dire que Allah il aime que l'autre il souffre parce que Allah il l'aime pas c'est se tromper ça c'est vraiment se tromper vous comprenez on est éprouvé par tous les événements de la vie que ce soit le bien ou le mal le bien Allah Azza wa il t'éprouve pour voir ce que tu seras reconnaissant le mal Allah Azza wa il t'éprouve pour voir ce que tu vas être patient en face du bien tu es reconnaissant tu as réussi l'examen l'épreuve prochaine épreuve en face du mal tu es patient tu as le contentement tu as passé l'épreuve tu as passé l'examen comprenez d'autres questions oui Non, c'est grave, parce que ça, des, on appelle ça « veriatun ila shirk ». Regardez, tout ce qui fait partie du shirk, tout ce qui fait partie du kufr, Allah Azza wa il lui ferme les portes de très très loin, vous comprenez Parce que c'est une erreur fatale ici, vous comprenez C'est l'erreur fatale. Donc, celui qui dit « Ah, peut-être je vais mettre la main de, euh, comme ça, la, la soi-disant de Fatima », on va l'appeler « la main »,« la fameuse main » je vais la mettre juste comme décor. Ça, c'est comme quelqu'un qui dit, « Moi, ma maison, elle est faite en bois, je vais mettre plein de bougies, comme, comme, comme ici les maisons qui sont faites en bois, je vais mettre plein de bougies par terre, je vais les allumer toutes et je vais aller dormir. » Mon but, moi, ce n'est pas de mettre le feu dans ma maison. C'est la même chose. Parce que ça, c'est l'erreur fatale. Quand... C'est c'est pas, j'ai fait un, un péché mineur, je dis, « Astaghfirullah, je vais aller faire doraka, je vais faire sadaqa à quelqu'un. » Non, le shirk, c'est très grave. Donc, j'ai mis la main où j'ai mis telle chose, mais c'est quand même grave, même si a attaqué, même si je ne crois pas en cette chose-là, parce que je suis à un pas. Et comme on a dit, que vont dire mes enfants, que vont dire les gens qui voient ça et ainsi de suite, c'est un message qui passe. Non, oui. Afwan Bien sûr, tu peux pas vendre des choses qui sont des objets de coffre bien de chier qui ainsi de suite. Non. Et c'est pas juste la main de Fatima, ok Bon, la, la, la, main de, euh, la, la fameuse main ici, ici tout, tout, tout le monde la met, même des personnes qui sont pas musulmanes. Dans, dans, dans certains pays arabes, vous savez, ils font quoi Les pneus Lorsqu'il achète une nouvelle maison, il va mettre un pneu en haut, en haut de la maison. C'est pas pour le décor, ok C'est pas, pas un garage. Si vous voyez un pneu, vous partez dans... C'est pas un garage Parce qu'il croit que les djinns, les démons, s'il y a un pneu, ils ne vont pas rentrer. Ah, il y a aussi l'intérêt du poisson. Ah oui Intérêt du poisson. Du poisson ouais. Ça, je ne le savais pas. Oui, exactement. Il y a des gens qui l'ont fait. Des gens professionnels, ils ont fait ça. Oui, exactement. Il y a des gens, des gens professionnels, euh, doctorat et ainsi de suite, ils vont te dire, non, attention, ne touche pas au pneu là-bas, parce que c'est ça qui nous protège. Donc ça c'est ce qu'on appelle lorsque Allah te donne la raison que toi tu vas annuler la raison tu viens à l'intérieur d'une bulle en passant Allah Azzawajal pourrait bien éprouver une personne même si tu es sur la vérité écoutez bien ça ça c'est une, une histoire qui est arrivée arrivée dans un pays musulman on va pas dire plus de détails parce qu'une fois ça fait ça fait quelques, quelques je, pense, je pense un bon 12 ou 13 ans J'avais cité cette histoire dans la khutba de Dumois, et de bonne foi, parce que la personne qui m'a raconté l'histoire, je la connais bien, c'est lui qui a, Sanaa Komandimou Tassel, c'est une narration authentique. Alors, dans dans la khutba, j'ai dit, dans tel pays, dans un village, c'est arrivé. Alors, dès qu'on a fini la salle, ça va comme ça, il y a quelqu'un qui venait de ce pays, s'est mis debout, il a commencé à crier. Toi tu ne sais pas que nous dans mon pays on est des bons musulmans, tu es en train de j'ai mon intention c'est pas de parler de ton pays. Alors depuis ce jour là je dis je, je m'en sens plus de pays dans les chotbot du mois. L'histoire c'est quoi? Dans un village, dans un des pays musulmans, dans lequel il y a beaucoup de djihad ignorance et ainsi de suite, les villages lointains, les gens croyaient que tu ne peux pas voyager par un jeudi. C'est une malédiction. Et ça c'est une forme de shirk, ok Parce que tu es en train d'accorder un, un sens à quelque chose sans qu'il n'y ait quelque chose de matériel, une preuve matérielle ou bien quelque chose qui vient d'Allah Azzawajal. C'est les seuls deux canaux par lesquels on peut affirmer que cette chose est dangereuse ou bien qu'elle est bonne. Soit qu'il y a quelque chose qui vient d'Allah Azzawajal ou bien quelque chose qui vient de façon matérielle, avec l'expérience matérielle, mais l'expérience qui fait du sens. Ça veut dire qu'on appelle ça « cause à effet » l'île ici. Pas des choses bizarres genre, qui, qui ont un sens... Euh... Alors, il croyait que voyager le jeudi, c'était une erreur capitale. Quelqu'un qui a étudié sa croyance, sa aqida, ainsi de suite, il a dit « Moi, je vais leur montrer que c'est fou. » Il a dit « Demain, c'est le jeudi, je pars en voyage. » Il a pris son chameau, un animal, là, tout le monde est sorti « S'il te plaît, ne pars pas, s'il te plaît, s'il te plaît, c'est de le retenir. »« Moi, je pars aujourd'hui. » Et là, tout le monde a peur pour lui, ainsi de suite. À peine il fait quelques pas, son animal le jette. Il tombe par terre. Tu vois, on t'a dit, regarde ce qui est arrivé, ainsi de suite. Et toi, tu ne veux pas croire en la vérité, ainsi de suite. Il a dit ok. Semaine d'après. Il refait la même expérience. La même chose arrive. C'est quoi ça C'est une fitness, c'est une épreuve. Comprenez Épreuve pour l'hymen, la personne. Est-ce que ton hymen est relié à ce genre de choses est conditionnel ou bien c'est un hyman qui est relié à la raison et à la révélation semaine d'après troisième fois pris son chameau la même chose est sortie et il a fait son voyage en toute sécurité ce qu'il fallait démontrer voilà, la croyance bien sûr elle est croyance qui est qui est fausse une fois que tu brises la règle Ah, les gens, oh, finalement, il y a quelqu'un qui a voyagé le jeudi, il rien qui est arrivé, vous comprenez Donc, même chose ici. Ah, j'ai peur du chat noir. Le pauvre chat noir. Des, des racistes, même avec les chats, subhanallah. Le chat noir, que si je, si je croise un chat qui est noir, ma journée est terminée, vous comprenez Tout ça, c'est... C'est le genre de théorie de complot, encore une fois, indirecte. C'est pour, pour se déresponsabiliser. Vous comprenez Tout le mal qui va m'arriver, ce n'est pas à cause de moi. Ce n'est pas ma faute, là. J'ai bien travaillé et tout. Donc, je ne vais pas remettre en question mes actions à moi. Tout ça, c'est des formes de chèque de polythéisme. Le monothéisme, c'est avoir la profonde confiance en Allah Azza wa Et la profonde croyance qu'Allah Azza wa il est le tout puissant, le tout pardonneur, le tout riche, Celui qui a la connaissance de toutes choses, celui qui détient la volonté de toutes choses, les biens de toutes choses. C'est ça ce qu'on appelle le tawhid. Et par la suite, bien sûr, d'avoir un lien avec lui, de l'adorer sans craindre autrui, sans aimer autrui. Bien sûr, ici, on est en train de parler d'un amour d'adoration, pas l'amour naturel, quelqu'un qui aime ses enfants ou autre chose. C'est clair Est-ce qu'il y a d'autres questions Charles, Notre dix minutes après ça, on va clore. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le sujet en général J'avais cette question. de quand un café fait une bonne action, la pas la à parce que des il a pas de faire pour avoir son non Mais si musulman fait une bonne action, par exemple d'aider quelqu'un, pas pour instinctivement face à a besoin d'aide, mais il pense pas, à vais faire Non. Parce qu'il oui. oui. Très bonne, question, très bonne question le croyant la règle c'est que le croyant dans les choses de la routine, de la vie de tous les jours si l'intention initiale, ça veut dire ce qui me pousse moi à faire du bien dans ma vie en général, c'est que Allah il aime le bien tu comprends alors inshallah je suis récompensé, même si j'ai pas la conscience sur place pour chaque action x, y, z, tu comprends si moi je suis pas conscient de tout ça moi je le fais juste parce que c'est un proche, parce que les gens vont dire du bien de moi et ainsi de suite, probablement que je ne serai pas récompensé par Allah. Donc ici, ce qui est pris en considération, c'est la récompense générale. C'est pour ça que le prophète s.a.w. a dit Tout dépend ce que tu fais pour Allah, même pour nourrir ta famille. Tu vas être récompensé pour ça. Si tu l'as fait pour Allah, subhanahu wa. Alors bien sûr, le plus que l'intention elle est présente, parce que l'intention, est-ce que c'est une question de zéro ou de un, il y a ou il n'y a pas Non, l'intention elle dépend d'une personne à, à une autre. Le plus que l'intention elle est puissante, le plus que tu te rapproches d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va t'aimer plus et tu vas être plus récompensé. Donc le plus que je suis conscient moi, c'est comme la salate, la salate, les cinq salates. Est-ce que tout le monde est conscient que la salette que je que je fais, elle est pour Allah à chaque prière Hmm? Ça arrive à certaines personnes que la salette devient, devient routine, mais quand même routine. Mais le premier jour, qu'est-ce qui a fait en sorte que la salette est tellement importante Pourquoi est-ce que lui il va dire ah j'arrête maintenant, je ferme boutique ou je ferme mon travail ou autre chose, je m'arrête, je vais chercher un masjid pour faire la salette Peut-être il n'est pas conscient tout de suite que faire la salette maintenant, Allah Il va m'aimer inshallah, charlante dans la après ça bien sûr ça affecte le kouchour, le kouchour va être moins dans la récompense est moindre, mais quand même initialement le premier jour où la personne a commencé à faire les salawat ce qui l'a poussé à commencer à salat établir la salat c'était de le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala donc la récompense elle est quand même là inshaAllah. ta'ala wa ta'ala akhi oui, Non. Comment changer la santé okay, On va faire un cours sur la santé maintenant. <rire> Là. Comment changer l'intention L'intention, elle ne se dit pas. On ne dit pas l'intention. On ne dit pas « Ya Allah, je vais faire une action maintenant pour toi, Ya Allah. Bon, » ça, ça peut se dire dans des situations exceptionnelles, quelqu'un fait le dua et il dit « Ya Allah, cette action, c'est à l'intérieur du cœur. » Comment tu changes l'intention Eh bien, parfois, c'est tout simplement en prenant un petit moment de recul dans lequel tu revois ta conscience. Tu demandes une question très simple. Qu'est-ce qui me motive à faire cette action C'est quoi l'élément que si ça n'existe pas, si cet élément n'existe pas, cette action ne va pas exister Tu comprends Si l'élément, c'est la santé seulement, alors ça, ce n'est pas un important pour Allah. Tu comprends si, si ce qui pousse à jeûner ce lundi, c'est que le week-end, je vais vraiment trop manger. Alors, je vais jeûner le lundi. Ça, ce n'est pas siam pour Allah Azza wa Si ce qui me pousse, c'est jeûner parce que c'est le lundi, c'est la de jeûner et c'est bien pour ma santé, il n'y a pas de mal, vous comprenez C'est pour ça que la niya, parfois, comme on a dit, on a déjà parlé une fois de niya en détail, on a dit que niya, elle est délicate, mais pas impossible. Par contre, un niya, qu'est-ce qu'elle demande Qui pourrait nous rappeler On a parlé de ça une fois hein? sincérité, mais qu'est-ce qu'elle demande l'ania? C'est quoi le struggle? C'est quoi le défi avec l'ania? Hmm? L'exercice de conscience ou bien ça veut dire prendre le moment de vérifier l'ania? Vous, vous rappelez? On avait déjà mentionné cette histoire dans laquelle l'un des pieux ancêtres de Salaf, alaihi wa sallam a dit ah, était avec ses étudiants, c'est un savant. Il a dit c'est janaza, prière de personne qui est morte. Alors On va faire la prière. Viens, viens, on va faire janazah, viens. F... Alors, il a pris un moment. Après ça, il a dit, ok, on y va. Alors, ils ont dit, tu pensais à quoi Est-ce qu'il est qu faut penser quand même c'est Janaza. Est-ce que tu penses c'est un bien Il a dit, non. Pour Vérifier mon intention. Pourquoi est-ce que je me lève maintenant Est-ce que je me lève parce que tout le monde s'est levé, je vais faire la même chose Ça peut devenir la routine ici, tu comprends et vérifier c'est quoi qui me pousse à faire cette action, c'est ça, c'est aussi simple, parce qu'il y a des gens qui rendent la nuit, tellement compliquée, « Ah, je ne sais plus, voilà, ce que je fais pour les gens, peut-être que je la fais pour les gens, c'est ostentation, je ne vais pas la faire, allez. » Non. Tu prends juste un moment, entre toi et entre Allah, tu te concentre. dans mon cœur maintenant, ma volonté c'est quoi Qu'est-ce qui me motive Si ce qui me motive c'est la santé, je dois me dire que, que la santé c'est bien, mais je dois jeûner pour Allah pas pour la santé. Allah, il va me donner la santé. Le jeûne, c'est bien pour la santé, oui. Même chose, la prière, la salate. Ah, je vais faire salet parce que j'ai des examens. Je vais faire salat pour que je réussisse mes examens. Salat, c'est pas pour réussir les examens. Ça, c'est pour faire notre devoir. On est créé pour adorer notre Seigneur. Et bien sûr, à travers ma salate, Allah, Azzawdil, il va m'aider dans mon commerce et mes examens, et me préserver dans mes enfants et ma famille, ainsi de suite. Tu comprends qu'on appelle ici la question de les ulama ils donnent aussi l'exemple de le woudou parce qu'il y a parfois il y a une intention qui n'est pas contraire à la sincérité parce que c'est une intention naturelle, on ne peut pas se dissocier les ulama ils donnent les ulama ça veut dire les savants de l'islam ils donnent l'exemple de celui qui fait le woudou, les ablutions alors imagine qu'il fait tellement chaud tellement chaud toi tu étouffes il fait tellement chaud, c'est l'été toi tu arrives au masjid tu as tellement soif et ainsi de suite, tu arrives au masjid et c'est le temps de faire la salade et tu vas faire tes ablutions et l'eau est tellement fraîche. Tu es en train de faire tes ablutions. Est-ce que tu vas être content ou non Oui. Donc, c'est un plaisir pour un nafs. Mais ça, ce n'est pas contraire à l'ikhlas. Il n'y a rien dans la religion d'Allah qui te dit non, arrête-toi et il ne faut pas apprécier l'eau. ok Parce que ça, ce n'est pas naturel. C'est surhumain. « La Allahu nafsam illa » Ce c'est pas ici une intention, c'est une intention qui fait partie. La même chose, manger, rompre son jeûne, c'est une sunna de rompre son jeûne rapidement après le Adhan. Mais là, l'islam ne te dit pas pour que l'intention soit pour Allah, tu ne dois pas apprécier la nourriture. genre, Tu dois non te dire je suis en train de rompre mon jeûne juste pour le Adr. Non. Mais principalement, ça doit être pour, pour Allah Azza wa Et après ça, ce que tu veux, tant que ce n'est pas pour pour plaire aux gens. C'est ça l'élément le plus grave, c'est faire des actions pour plaire aux autres, alors qu'elle doit être une action pour Allah. Il y a-t-il une question là-bas C'est pas de l'hypocrisie en tant que tel mais je, je, dois, je dois me rectifier sur place. Juste pour ne pas faire partie de ce que Allah il a décrit lorsqu'il a dit subhanahu wa ta'ala وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ دُرُّنْ دَعَى رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا Que l'être humain ça c'est Pas le pire des êtres humains. Le pire des êtres humains, c'est celui qui oublie complètement Allah Azza wa Même, si il lui arrive ce qui lui arrive. Comme Pharaon comme Pharaon jusqu'au dernier moment, qu'il a dit « Amen to anna mais, mais, il y a quand même un être humain qui est assez bas, qui se rappelle de son créateur seulement lorsqu'il est dans le trouble ou le besoin nécessaire. Juste après, il va oublier Allah. Problème réglé, j'oublie Allah. Donc, pour ne pas faire partie de ce genre de personnes, Oui, si ça nous, a, ça nous arrive tous que la foi va baisser, on va tellement être occupé par des événements de la vie, et ainsi de suite. Mais moi, maintenant, j'arrive. Ah, c'est l'examen et j'ai besoin de l'aide d'Allah, je vais faire des do'as, et ainsi de suite. Mais c'est l'occasion pour moi de renouveler ma, mia et ma, ma foi et ma tauba, le repentir. On est en train de parler de repentir, c'est quand même le sujet principal c'est pour ça que le prophète il faisait taubah plus de 70 fois par jour pourquoi c'est pas parce qu'il faisait des choses mal ou haram on a parlé de ça au début c'est parce que ça arrive à chaque être humain de s'éloigner même ne serait-ce qu'un peu de la perfection vous comprenez donc oui c'est pas la bonne chose mais il faut pr prendre ça d'un côté positif ça veut dire je vais pas me sentir coupable là je suis en train de faire du'a pour les examens c'est pas bien non sahaba ils faisaient les du'a les compagnons alam, faisaient du'a près d'Allah azzawajal Ils faisaient du'a, même pour partie de un na'al, ça veut dire une partie de leur soulier, par exemple, qui, je sais pas moi, elle se brise ou autre chose, ça ça, ça ça dit pas les détails dans, dans le hadith. Ils vont faire du'a auprès d'Allah. Du'a, c'est pour tous les détails de la vie. Mais je me rappelle lors de ce moment que j'ai besoin d'Allah, mais attention, j'ai besoin d'Allah aussi même après. Et je dois pas oublier Allah. Astaghfirullah, j'ai un peu oublié Allah les quelques derniers jours et mon iman a baissé ainsi de suite. Tout de suite, je dois me rattraper. Rappelez-vous, On a même parlé une fois, Imam Ibn al-Qaïm nous a parlé de ça, je ne me rappelle pas si c'était l'an dernier ou cette année, alam. mais que la rafla, l'oubli, la beste fois, ça arrive à tout le monde. Par contre, assure-toi que ça ne dure pas longtemps. On se rattrape tout de suite après. C'est normal que pour un étudiant, par exemple, lors de la période des examens finaux, rares sont les étudiants, sauf celui qui est vraiment dans le sadiq, ou lia salihin, que dans... « Chaque jour, no matter what's gonna happen. »« Il va faire son hizb de et, je ne sais pas moi, son qiyam lail et ainsi de suite. » Alors, c'est normal que lors d'une période d'examen ou quelqu'un, un homme d'affaires, que c'est la période de l'année, deux semaines ou trois semaines lors duquel il se fait le plus gros lot d'argent, c'est normal que la personne, en général, pour la plupart des gens, même pour les gens pieux, ils vont un peu oublier Allah Azza wa Jalla, à part bien sûr les bases, font leurs salats et tout ils font pas beaucoup de décrets ainsi de suite. Par contre, il faut essayer de l'éviter bien sûr à l'avance, ou bien atténuer l'effet. Au pire des situations, il faut se rattraper tout de suite après. Comprenez? Les examens c'est fini. Alors première chose que je dois faire maintenant, c'est prendre aujourd'hui deux heures dans lesquelles je vais réciter le Qur'an pour me revenir au livre dans l'Arzoojan, aller dans le Masjid ainsi de suite. Comme ça, je me rattrape parce que sinon, le cœur, vous savez, c'est comme, comme les autos ici à Montréal. Quelqu'un laisse son auto tout l'hiver, il ne va pas démarrer l'auto. À la fin de l'hiver, tu auras beaucoup de maintenance à faire. comprenez Donc, il faut que si tu laisses après 3-4 jours, il faut aller dé dé démarrer l'auto. La même chose pour le cœur, il faut le démarrer, sinon il va y avoir des, des dégâts qui vont commencer à apparaître. Une dernière question peut-être, s'il y en a سيابا فيني طيب بارك الله فيكم والله تعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك شهدوا اللّه إله لا إله إلا أنت استغفروك واعتوبوا إليك وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين